like someone I'll be riding shotgun underneath the hot sun 100 ouais, il va nous la refaire. Ouais. <rire> C'est pas ouais, 000€. Attends, ouais, plus 100 €. euros les gars. Je vous jure, 10000 €, je te montre je te montre. Non, vrai, je Marion, tu gagnes 10000 euros Marion oh 10000 € ma belle. Tu me crois pas Mais si, je je c'est vrai. Si, c'est vrai. vrai. 10000 € qu'on va t'offrir. pendant ce temps-là, je vais je sais quoi, je vais filmer, je vais le mettre sur Instagram pour que les gens le voient. Marion a gagné 10000 €. Ouais. Ouais. Une bande de ouf enfermée dans un studio. C'est vrai. Vont te fait oublier que tu as une journée pour. On va tout faire pour. C'est le Bifor, 17h-18h sur Énergie ouais Bienvenue sur Énergie Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous depuis fin août Merci d'être nombreux à nous écouter tous les jours D'avoir pris le réflexe de nous écouter dans la voiture Bienvenue à tous les nouveaux des autres radios Qui ont décidé de venir chez nous Parce que finalement c'était peut-être plus si bien que ça en face Bienvenue sur Énergie, <rire> on vous concocter Une belle émission avec pas mal de surprises à l'intérieur Vous avez entendu cette personne qui a gagné 10000 000 euros Elle s'appelle Marion Je lui fais un gros bisou et tout à l'heure à nouveau, je remets en jeu 10 000 euros 7, 10, 12 par SMS en mettant coût au début de votre message, ça nous fait très très très plaisir de vous les offrir. Une enveloppe à 10 000, une à 1000 000. Une à 500, une à, à 2 Et une à 2000 euros C'est ce qui a gagné tout à l'heure 7, 10, 12 par SMS En mettant quoi au début de votre message Et tout va bien se passer Est-ce que vous êtes tous euh, en forme Vous êtes oui, tous, ouais, ouais. tous passé une belle semaine oui. Oh, oui, Avant oui. que je vous présente tous un par un évidemment Vous avez tout prévu plein de trucs pour ce week-end oh. euh, Non, calme justement Ah bah oui, moi ce week-end euh... Je vais me balader attendre attendra lundi. Bon <rire> sinon sinon dans l'émission aujourd'hui nous parlerons dans un instant nous aurons le, le résumé de Édouard Philippe. Oui, doudou. Doudou. Ça, ça, <rire> Quand tu t'appelles Édouard, forcément tu te fais appeler doudou, doudou ouais, ouais, ça, ah, je pense que maintenant il est seulement il redevient Premier ministre, il est seulement les gens l'appellent plus doudou. Ils trouvent que doudou, ça un petit côté. Tu as beau. envie de le caliner. Tu as envie de lui taper dans le dos, disent ça va passer. Ouais, la ouais, la en ce moment. Ouais, ça tu... Hey, tu vas retourner au Havre. Ça va aller. Respire. Nous aurons les champions du monde de l'actu dans un instant avec cette grande question, mais où est le camion de Nutella Je vous expliquerai tout ça dans un instant. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. Où est le <rire> Le camion de Nutella dans l'actu Les filles, vous allez être contentes en ce vendredi, des applis arrivent sur votre téléphone portable qui viennent remplacer votre vibromasseur. M Adresse à toutes les filles qui sont célibataires Bizarre. ou insatisfaites, grâce à votre téléphone, vous allez vous faire plaisir, je vous expliquerai tout ça. Les chiffres des accidents dans le monde, des accidents mortels. Je vous donnerai tout ça tout à l'heure, c'est important. Vendredi, alors que vous êtes nombreux à être en voiture, je vous parlerai également de la vente aux enchères du Téléthon. Le Téléthon, c'est demain, c'est important d'en parler aussi. Le Zap TéléNico, nous reviendrons sur quoi euh, sur des idées cadeaux grâce au Mac de la santé. Sur quoi Des idées cadeaux. Des idées cadeaux, d'accord. Voilà. Nous aurons le top 10 démos de passes les plus nazes Vous savez ce que vous mettez sur vos ordinateurs oui. Vous croyez que c'est ah ouais. simple mais ils sont tellement cons Que vous vous faites hacker, <rire> je vous en parlerai tout à l'heure Il y aura également le top 10 euh, Ou le top 5, je ferai un top 5 avant le week-end Pour ceux qui vont partir en avion peut-être Il y aura le top 5 des accidents les plus Débiles en avion et des <rire> anecdotes les plus débiles En avion, nous aurons, puisque c'est Un très très gros week-end qui pour les commerçants Ce week-end, nous aurons la compile Des préparatifs de Noël, Téléthon toujours avec la villa Des animateurs qui vous donneront tous envie ou pas d'aller regarder le téléton. Bah oui, s'ils défendent leur chaîne, ils vont pas vous demander d'aller regarder France 2. On en parlera tout à l'heure, il y aura les puis à 18h, nous aurons le quart d'heure gilet jaune que vous soyez pour, contre, que vous manifestiez ce week-end, que vous en ayez marre, que vous ne les compreniez pas, que vous ayez envie d'être encore plus hard ce week-end, c'est le moment de tout nous dire 0870 42 48. On vous laissera la parole comme d'habitude, mais je vous promets qu'il y aura aucun député de la République en marche puisque je n'en peux plus de voir les émissions de télé ça, là, là. où on fait venir un gilet jaune, oui. un mec de la République en marche, un gilet jaune, un mec de la République, ouais. de la République en marche. Et des fois, ils te sélectionnent des du mais Ils font ils te prennent des gilets jaunes Honnêtement, pardon, qui savent plus ce qu'ils ont à dire Qui regarde leur téléphone toutes les 3 secondes Parce qu'ils ont oublié les idées Et des mecs de La République En Marche qui de toute façon n'ont aucun pouvoir Et disent en permanence, oh bah oui je vous comprends Ah bah super, et la France avance avec des trucs pareils Alors justement, Doudou A parlé hier soir, Édouard Philippe L'homme à la mèche rebelle Le vent du Havre, le vent de la Normandie Qui lui secoue la mèche, et bien il était hier Alors vous n'avez peut-être pas vu tout l'interview, je vous le résume en 35 secondes Bonsoir monsieur le Premier ministre bonsoir Depuis quelques jours, les Français ont assis cité avec effarment une cacophonie entre vous-même, le palais de l'Élysée, le président de la République à oui. propos de la hausse. Il y a aucune cacophonie monsieur Boulot, cette taxe n'est pas dans le budget 2019. Elle est annulée. Mais il a été question jusqu'à une ah. longue entière qu'elle ne le soit pas oui, mais... cette taxe, n'est pas dans le budget voilà. 2019. Qu'est-ce qui s'est passé Elle est annulée. Oui. Oh. Vous pensez que cette hausse de taxe allait oui. passer comme d'autres réformes oui. que vous avez menées Aucune taxe voilà. ne mérite de mettre en cause l'unité nationale, ah. et donc elle est abandonnée. Voilà. Il y a quelques jours seulement, vous étiez convaincu oui. de la oui. vertu, de la sagesse de cette ah. taxe et Encore une fois, aucune voilà. taxe nous méritant de mettre en oh. cause l'unité nationale, nous avons pris la décision de l'annuler. Ah. T'as compris Oui Elle est annulée non, mais Il faut dire qu'il a, qu a pas le beau rôle, parce que lundi, ah ouais. on le fait aller devant les le, le président de la République, lui dit, hey, Dis-leur -le dis que tu mets un moratoire et Il arrive c'était mardi, moratoire Le moratoire et tout, il sort du truc Et le président fait non, non, en fait j'annule Non, non, non j'annule, mais non, non bien tu m'as dit d'aller dire qu'il y avait un moratoire Je n'ai jamais ah, dit pas. ça, ah, ça. C'était ton idée C'était pas la mienne, tu as un mot écrit de ma part Je ne l'ai jamais dit, quelqu'un m'a vu le dire Quelqu'un m'a vu le dire, je ne l'ai jamais dit C'est horrible ce qui lui c est, est ça, arrivé Le gars il va annoncer un truc et derrière fait Non, c'est pas moi Non, personne ne te l'a dit Un petit son rapide pour démarrer l'émission, Europe Papa Nico Salviagas Ah, des fois du mal, c'est dur, c'est le matin, loup Alors là bah oui, je fais du mal à me réveiller, bah, même pendant l'émission Quand on le lit, on croit un catalogue de vœux pieux des grands mm -hmm. principes, droits de l'homme et en même temps euh, souveraineté nationale avec une vingtaine d'objectifs de coopération, ne vous endormez pas Nico, courage. Ça, je vous écoute. Euh, ça, je l'écoute, je l'écoute, je ne dormais pas. <rire> non, non, non. non, je vous écoute, c'est pas parce que j'ai un peu de bave et les yeux en berlué. Non, non non non non non, je dormais pas. Ah, non, pas, non, pas non. Ça non. sent le mec c'était grillé. Ah, non, non, je, je, je suis là. Ça sent le gars fait une petite descente pendant des ah, jours ah, ah, ah, yeah, yeah. comme quand tu regardes un film et que ta chérie te donne un coup de cou ah, tu bah, dors pas je... non je pas je suis là je suis là bah non je dors pas enfin ah. allez présentation de toute l'équipe on y va c'est parti hey c'est le week-end pour lui week-end gilet jaune comme oui. d'habitude mon Bichette évidemment il ne lâche rien il y sera sur les champs lysées et il filmera j'espère pour toi que tu seras jamais embauché par les mecs de brut parce que grâce à toi ils auront les images les plus lointaines du monde oui puisque puisque lui est au coeur de la manif mais une manif plus loin celle qui a 12 km il voit les y des gilets jaunes de loin c'est Bichette notre réalisateur au coeur de l'action bonsoir pour lui ce week-end c'est la pause pas de ménage de prévu pas dont on ne change plus le truc de l'aspirateur pas de cuisine pas de lessives plus rien et comme il a fini son sur PS4, autant vous dire qu'il va s'emmerder Royal, c'est notre amigo. bonsoir Ce week-end, elle sera en shopping de Noël, Mastouf, elle va aller s'acheter tout ce dont elle rêve, oui. tout pour l'homme le l'harmonie de son nouveau couple et oui, des bombes lacrymo, des matraques des boucliers, en fait, elle va détrousser un CRS c'est Mastouf ah. Comme il va bientôt déménager, il va profiter de ce week-end pour aller s'acheter de nouveaux meubles chez la Lagarge La, garge. La, farge. la farge La farge, la farge Bah oui, mais mi-ingé, cher ami moi qui mi Bah oui, qui est con Chez la farge, bah oui, c'est des mecs en béton Normal, bah non, Jeff, il prend des lits en béton C'est le moyen que ça tienne C'est mon Jeff qui est avec nous Et enfin, notre ami Bordas n'arrête jamais Il va profiter de ce week-end pour ne rien faire Et croyez-moi, chez lui, ne rien faire C'est déjà plus que ce qui fait la semaine Bordas qui est avec nous Bienvenue sur énergie De nouvelles surprises dans un instant Les champions du monde de l'actu ne les ratez surtout pas dans un instant Et puis surtout, mesdames, vous voulez savoir Donc comment remplacer un oui. sextoy à la maison Avec votre téléphone portable, réponse dans <rire> quelques minutes. Je vous assure que c'est vrai. <musique> if, if tits, just, just take another drink? Later, bitches. She says... je voulais gagner jusqu'à 10000 euros pour Noël ah oh, oui c'est le taper et eh bien c'est facile <rire> 7 10 12 par SMS sans en mettant au début de votre message et vous pouvez gagner la bonne enveloppe et aller jusqu'à 10000 euros le hashtag du jour va vous servir à vous confesser avant le week-end c'est important ouais. c'est important des fois on fait des petits trucs on les garde pour soi et c'est pas bon je sais, ça ça sert à l'intérieur <rire> et voilà c'est des non dits ça c'est ça vous bousille tout bordas le hashtag du jour j'avoue des fois ça m'arrive' d'eux. J'avoue, des fois ça oh, m'arrive de, de péter sous la couette Merci Jeff de l'aller le faire C'est bon, j'ai gagné Jamais. du temps Mais j'ai gagné du temps monsieur Mais enfin, il est 17 euros, ça y est, Je elle est faite On en parle plus, on <rire> passe monsieur à autre chose <rire> C'est toi qui le fais en plus <rire> non. Non. Menteur Tu dors pas avec moi Mais, tu mais je ne t'ai rien expliqué Déjà, mais Je ne t'ai jamais rien expliqué Alors écoutez si c'est pour euh, Mathieu on est vendredi C'est quoi le hashtag J'avoue des fois ça m'arrive de... alors J'avoue des fois ça m'arrive de passer par la fenêtre quelqu'un qui a deux doigts de dire un truc Alors fais très attention Super champion du monde du jour Le champion du monde du jour est une conseillère de clientèle d'une banque qui est à Lyon. En 3 ans n'y, jamais confiance en vos banquiers, je vous le dis. En 3 ans, c'est d'abord qu'ils sont fourbes derrière leur petite lunette. Ouais. Rien que d'attacher un stylo tout pourri à une chaîne, oui. c'est déjà glauque. <rire> Parce que personne prendrait leur stylo de merde. De ouais, point, un, un mec qui achète, qui qui tu vois, c'est c'est petit. Ah, petit. Mais oui. le gars, ce serait un Mont Blanc, tu comprends qu'il l'accroche avec sûr. une chaîne. Mais pas leur truc tout pourri mais avec le nom ah, de la banque. Qu'est-ce qu que tu en faire, enfin et <rire> eh bien, elle a, en 3 ans, cette femme de 32 ans, a 150 150000 euros en wow. se servant directement dans les comptes de clients pourquoi s'embêter elle prenait des virements qui atteignaient parfois plusieurs milliers d'euros qu'elle versait directement sur son compte personnel et ceux des amis eh oui généreuse quand même, oh, quand même. mais c'est vrai que c'est tentant quand tu es banquier tu vois passer de l'argent c'est comme quand tu boulangère tu vois de temps en temps la vendeuse elle tape une chouquette hein ça se voit pas bon après si elle se tape 150000 chouquettes ça commence à se voir la fesse plus rien le truc Deuxième champion du monde est un papa américain. Il a puni sa fille parce qu'elle avait été exclue du bus scolaire pour avoir harcelé une camarade de classe. Et vous savez que le harcèlement scolaire existe. C'est très très mal de harceler ses camarades. Le père l'a obligé à se rendre à l'école à pied. Résultat, une bonne petite balade de 8 km sous la température de 2 degrés pour que sa fille réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. C'est un peu wow. super sévère mais la petite fille a juré de ne plus jamais recommencer. Voilà, bien, ça va, c'est qu'une balade 8 km, ça fait quoi Ça fait 2h, heures, heures et 30 de marche, hein ouais, ça Moi, c'est un samedi comme un autre pour un gilet jaune on en fait Pas tout un truc voilà Le champion du monde Vous l'attendiez Il est en Allemagne à neustadt Un homme a volé La d'un camion La contenait 20 tonnes de Nutella Valeur totale du vol oh. euh. Se situe entre 50 000 et 70 000 euros A l'heure actuelle Les enquêteurs sont à la recherche Des témoins Qui auraient vu le camion Parce qu'ils ne l'ont pas retrouvé J'ai la photo du camion C'est une remorque Marquée en énorme Nutella <rire> Avec deux pots gigantesques 20 tonnes de Nutella Ça sent le fantasme Ça du mec Qui veut remplir sa piscine ah, Qui ouais. veut se jeter dedans Et qui dit Oyez J'en suis un mi-cadeau <rire> ah, Surergy à tout de before surergy. Are you happy in this you need more? Is there something else you for? times I find myself alone in for change and in the bad times I feel myself tell me something boy aren't you tired trance je pense qu'elle va voir un Oscar Lady Gaga et c'est avec tout près de 10 000 euros à gagner hier une vente aux enchères pour le Téléthon Neymar Soprano que des stars ont donné des trucs orlinski 25000 000 euros une sculpture d'Orlinsky est partie et Zaz c'est moins de succès elle a donné une robe à elle qui est partie à 42 euros ah voilà. <rire> c'est quand même 4 fois le prix de la robe neuve en même temps restez <rire> avec tout on est de retour bougez pas la playlist suprême et de retour sur énergie pour Noël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 Votre intermarché de Noël vous propose d'écouter le cadeau du jour. Oh oh oh, dis donc intermarché, c'est pas fini de jouer à Noël tous les jours Vous voulez prendre ma place, c'est ça Eh bien, je vous la laisse Et puis bon courage avec les chariots dans les cheminées Allez. Dès aujourd'hui, à partir de 35 euros d'achat au rayon Petit électroménager recevez 50% du montant dépensé en bon d'achat et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pour porteur de carte de fidélité, modalité sur noël.intermarché.com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 Un achage non possible, limité à 90 euros d'achat par catégorie de produits de 17 heures à la fermeture des hyper. modalités produits concernés magasins participants et horaires sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. à Hour, heure heureuse. Téléchargez l'appli énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts d'énergie. Énergie, et music only. Au chant et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ ce sont les économies de Benoît qui changent, avec des bons d'achat de 5 euros à valoir sur ses prochaines courses. 5 euros par tranche de 30 euros d'achat valable dans tous les rayons, Benoît. Remplir ton caddie sans vider ton portefeuille. C'est ça, la magie de Noël Jusqu'à demain, vos magasins Auchan et Auchan Drive vous offrent des bons de 5 euros tous les 30 euros d'achat. Et en plus, découvrez des offres renversantes sur des centaines de produits. Alors foncez Auchan limité à 5 bons par client, soit 25 euros, réservé aux porteurs de la carte Wahoo, bon utilisables les 14 et 15 décembre, conditions en magasin. Salut, c'est Alex good Ah, je suis tout excité parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, zing C'est Crazy Christmas avec des offres complètement crazy Par exemple, cette semaine, la Xbox One S, plus une deuxième manette plus Assassin's Creed au lycée plus PUBG, plus Gears of War 4, plus 12 mois de Xbox Live, et t'as 299,99€ seulement, au lieu de 544,95€ Soit 244,96€ C'est con la bite Et puis, il y a aussi des centaines d'idées cadeaux, Marvel, Fortnite, Pokémon, Harry Potter, Dragon Ball, ou Star Wars.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 Justement chez Grand Frais, le lot de deux panettones traditionnels de 900 g est à 7 euros, soit 3,50 € l'unité. Le meilleur marché, c'est Grand Jusqu'au 15 décembre, 3,88 € le kilo. Magasins participants sur grandfrais.com. Grand Frais, enseigne préférée des Français selon une étude réalisée en 2018 par le Pour votre santé, bougez plus. Ding, ding.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 Topper cycles So left her she's right though at night she's screaming the mama up my mind She'll make you curse see you guessing she'll rip your shirt say hey. mettra en appétit C'est Coé, c'est le Bifor 17h-18h sur Énergie Le Zap télé de Mico dans un instant avec quoi de Mico Il y a quelqu'un qui a pété, non, non Ah si, si, si non Faut être honnête là, non, non Non, ça sent bizarre Ah non, excuse-moi, Zap télé de Mico Excuse-moi <rire> On parlera des de le, du magazine de la santé Qui a des idées cadeaux ok Il y aura aussi dans un instant On s'occupera de, de la villa des animateurs Un spécial Téléthon On s'occupera quoi d'autre encore Il y aura dans un instant la, les, les, les jeux de mots Pas les jeux de mots, les mots de passe Qui sont les plus oui. piratés parce que les plus simples Qu'il ne faut jamais avoir mais une pensée pour notre président Qui nous écoute Puisqu'il se détend de temps en temps, il a besoin de l'émission pour se détendre Ça va pas bien en ce moment pour Manu ah non Allez Manu, y a ta chanson, je te l'armes C'est pas, pas grave Allez c'est pour toi Manu C'est ça tu danses. Allez, pense pas. Allez. Allez, Manu. La nuit porte bon, conseil. Ne pas. Enfin, je pense plus à rien. Rien. rien. Allez Manu. allez. Ah bah non, demain vous êtes seul, vous n'avez plus de chérie, ça se passe pas bien à la maison, il y a des applis aujourd'hui, vous savez qu'il y a des applis pour tout. Oui. Il y a des applis pour scanner ce que vous mangez, il y a des applis pour pour tout, pour tout, pour trouver quelqu'un, pour dégager quelqu'un, il y a des Mais eh bien maintenant, il y a des applis qui remplacent les vibromasseurs, il y a pas d'autre mot, les sextoys. Le principe est simple. Si vous cherchez bien dans l'Apple Store, vous allez en trouver différentes, je ne sais peut-être pas. Oh, ça s'appelle Woman Feel Love, voilà. C'est fait pour faire vibrer votre smartphone. Il y en a une qui s'appelle Massager Vibration App qui a été conçu pour procurer un massage vibrant aux femmes. Ils disent qu'en parallèle, l'appli peut être utilisée aussi pour vous apaiser avant de dormir. Évidemment, bah. pour toutes celles qui ont envie de se masser les joues avant de dormir, bien sûr. Bien sûr. Donc en gros, les filles, si vous avez un iPhone, je vous le dis, vous pouvez télécharger ces trucs-là, il paraît que vous avez le programme et qu'est-ce qu'il y Oui, mais ton téléphone, tu le mets où Bah tu as compris où tu le mets, enfin, <rire> je... ah, voilà c'est là tu peux pas tu laisses pas sur la table de nuit c'est pas oui, oui, oui, toute oui. la nuit tu vas entendre Tu peux pas faire avec ton télé Et ben ça, ça Et il paraît que ça fait des des trucs différents Je fais voilà voilà ça fait ça <rire> Tu fais super ça. bien l'iPhone C'est pas moi C'est pas lui C'est moi Coco Ah c'est un son mais... ah, J'ai cru que c'était Mico Qui le faisait que le nez Mais, mais, mais c'est aussi sur l'info Je a, a, du nez <rire> Mais mec t'imagines Salut je suis imitateur Je vais vous faire l'iPhone <rire> Ah, tu sais, Saisissant ah, C'est fantastique Bon par contre les filles Justement si vous avez un iPhone J'espère que vous arrivez à prendre du plaisir rapidement Parce qu'avec la batterie Que vous avez Il y en a pour 3 minutes Tiens Puisqu'on est dans la technologie Les mots de passe Qu'il ne faut jamais mettre Parce que ce sont Les mots de passe Les plus hackés Il y en a 10 Ça va aller très très vite Mini classement Numéro 1, le très célèbre 1, 2, 3, 4, 5, 6 Numéro 2, Password Il y en a qui font ça qui mettent pas On demande Password, ils mettent Password, password. <rire> En 3, 0, 0, 0, 0, ouais, 0 oui, bah, oui. En 4, I love you En 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 En 6, Star Wars En 7, euh, le mien Je ah, le mot de passe ah, le, le mien, mien. Ah ah, voilà. ah, là. Ah, là. en 8 ta gueule il paraît que celui-là beaucoup de gens ta gueule en 9 football et ah, en 10 pour ceux qui ont des petits chiffres 16,64 faites comme moi c'est pas compliqué moi j'ai mis la date de naissance de mon fils c'est le et voilà j'aurais en fait. dû mettre son prénom ah, plus facile parce que dans un instant 10 000 euros à gagner restez avec nous sur énergie j'espère que c'est ce que vous allez avoir plus, je faisable télé plein de trucs <rire> Moi je m'en palierange j'ai besoin d'un vrai Il a vu mes copines croire qu'il a flâché Je pas tout plan à ma téléfessée Quand tu m'appelles tu crois que je vais la fessée Moi je m'en palierange j'ai besoin d'un vrai job for my eyes. Je reviens sur cette info quand même pour la vente aux enchères alors qu'on vient dans un instant sur la villa des animateurs qui vont parler du téléton. Est-ce que les animateurs de toutes les chaînes de télé vont dire aux gens d'aller regarder une autre chaîne que la leur ah, normalement ah, oui. Ah tellement faut, bien. On euh... sait bien dans ce monde qui n'est qu'amour. On sait bien s'ils vont le faire. On mais, mais quand même il y a eu une vente aux enchères hier quand tu vois qu'une statue sculpture d'Orlinski est partie à 25000 €. Ouais. Et qu'une robe de Zaz portée est parti à 42 euros non, non, soit à mon avis parce que j'ai fait une vanne tout à l'heure, mais moins que le prix d'achat C'est c'est vite Tout doit disparaître. alors de deux choses l'une où les gens n'avaient plus de sous parce que ne pas arrondir à 50 mec, c'est mesquin. C'est-à-dire que tu vois le gars qui dit 42 euros j'ai vendu 42.70. C'est horrible si elle était dans la salle, c'est horrible. Ou alors, elle était d'une laideur abominable et là ce que là faut dire azaz, c'est pas un vide-grenier, c'est un truc humanitaire hein. je fais quelque chose de bien, c'est pas une c'est des dons, c'est pour une bonne oeuvre Donc c'est le vide-grenier ou Vinted, c'est des applications à part. Ne te sert pas de ça pour vendre tes merdes. Oui. Ou alors c'est parce qu'elle a été portée Non, non, je, non, sais non, non, non. Oui, je sais pas, tu veux un jogging avant Je ne sais pas, je ne sais pas Allez, vite, vous êtes prêts à gagner des sous oui. Jusqu'à 10000 000 euros, j'appelle quelqu'un qui s'inscrit au 7 10 12 okay. Une enveloppe à 1000 une à 2000 une à 10 000, une à 200, une à 500 Une à 2 euros Et je rajoute la robe de Zaz Non alors, Tombez pas dessus oui, Elodie 42, ouais. oui. Je m'appelle Coé, sur Énergie, comment ça va Elodie Non, c'est pas vrai Ah si, c'est vrai, je m'appelle Coé, sur Énergie, comment ça va Elodie Non c'est pas vrai Je m'appelle quoi on est sur énergie Comment ça va Elodie Ça non, va ça ma belle Ça va bien toi Est-ce que tu as passé une belle journée Euh ouais ça va Tu habites, où, peut... tu ouais. tu habites où tu fais quoi Euh, j'habite à Muray je suis euh, opératrice de planification c'est à côté de Toulouse ça Muray je oh oui, connais, je connais opératrice bien, de planification ça ça fait partie oh des oui. métiers, quand tu demandes à la personne ce qu'elle fait elle te répond, t'as toujours pas compris le métier qu'elle fait ça et c'est quoi comme métier <rire> euh, moi, je m'occupe en fait d'une équipe euh, de garçons en particulier et je les planifie sur des pannes qui tombent sur des photocopieurs voilà. d'accord, con... alors tu vas donc <rire> me choisir une personne entre stouffes moi-même, Jeff, Bordas Bichette, euh, le réalisateur de l'émission, Mick Nous avons chacun une enveloppe. Trouve la bonne enveloppe et de quoi qu'il se passe, tu te feras des sous. Tu te concentres. ouais Et tu es toute seule à choisir. Euh, allez, je vais dire, Jeff. Pourquoi attends, tu as ce sourire, idiot Parce que je ne dis plus rien. Plus de nomatopéas et tout, je reste. Si Merci vous. beaucoup. Oh. Attention, ouverture de l'enveloppe. waouh Oh, oh c'est bien <rire> Est-ce est Est que ça ne dit pas que c'est l'enveloppe à 2 euros Non, ce pas, pas 2 euros, ça lui fera un bon week-end C'est 200 euros 200 euros de gagné ah, cool. Ma petite Élodie, 200 euros pour nous bon bon bon bon bon A bon bon bon la merci. maison je te souhaite un beau week-end Le restaurant de Noël, plus de trois achats, c'est pour nous Je te fais un bisou Allez, Super, merci, bisous A bientôt Élodie, continue de nous à écouter tous les soirs D'accord embrasse tout le monde à la planification des gens qui planifient Des photocopieurs En planifiant De la photocopieuse Qui photocopie des planificateurs J'ai pas compris non plus <rire> Bisous Elodie Sous-titres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 And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. that her go. It'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. you find another and you'll be just fine.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 Restez là, dans un instant, on aura quoi On aura du G snake on aura du Big Flow Oli, nous aurons le top 5 des anecdotes en avion, nous aurons la villa des animateurs, et nous puisque c'est un gros week-end qui va arriver, nous aurons la compile des préparatifs de Noël. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. Avant le Zap télé Mico, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci de, de, pour le milliard 500 millions de vues sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci de, de, de nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Coé officiel, vous êtes près de 10 millions à nous suivre tous les jours et 1 650 000 là sur, sur Énergie tous les jours beaucoup4 J'ai envie de dire 1 650 000 aujourd'hui là, aujourd <rire> là vendredi, là, des parents week-end, je, je le sens, sens. Je Les sens. gilets jaunes, tout le monde là, ils sont tous là On aura oui. un spécial gilet jaune tout à l'heure pendant 15 minutes Où nous donnons la parole à ceux qui continuent Ceux qui continuent le mouvement, ceux qui ne sont pas contents Ceux qui vont venir à Paris, ceux qui continuent en région Et aussi ceux qui en ont marre et qui ont envie de de, de, de, de se plaindre Et qui n'ont plus envie de suivre le mouvement D'ailleurs à la télévision, avant le zap de Miko Il y avait ce jeune homme qui était très énervé Il y avait monsieur Derugy Qui est le ministre de Non, c'est pas, euh, la Labar... pas le ministre de la Barliison écologique, le ministre de la c'est le ministre Oui, de l'écologie, ah, fait simple. Avec ce que le touche, mais vous pouvez l'augmenter tant que vous voulez le smig, au touchera toujours que de la misère. Donc ah. Il y a de l'argent vous l'avez vous l'argent il est il est dans vos poches il est dans vos coffres euh, j'en appelle au Sénat j'en appelle aux au députés j'en appelle au ministre et je, et je demande à monsieur de rugis j'aimerais savoir puisque vous avez augmenté le vous avez augmenté le SMmic de 25 euros ça fait 300 euros par an 300 euros par an une, une, une pacotille une, une merde excusez-moi du terme mais c'est rien du tout J'aimerais savoir votre salaire monsieur Derugy. C'est 9500 euros net par mois. Voilà. Donc c'est une grosse ça, somme. Votre, évidemment. C'est de ministre. C'est mon salaire de ministre, salaire oui. de ministre. et ma seule source de revenus, j'ai pas d'autre sources de revenus que euh, mon travail de ministre. Bah en zout bien que tu vends pas des crêpes sur la plage hein, en même temps. Bon, euh, sérieux, j'ai pas d'autre revenu. évidemment. Ça, bah, je, je suis je fais de la maçonnerie au blague, j'aide de mon, mon beau-frère bon le weekend à monter des maisons. Évidemment, bah, aussi, ouais. le ministre de l'environnement, il va pas faire autre chose. Et alors le plus important c'est quand il a donné son salaire 9500 euros, ouais. vous le savez il y a toujours des gens qui disent "Ah oui voilà. Écoutez oui. ce derrière. Je sais que c'est beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est anormal, oui, il y a d'autres gens qui pensent peut-être que c'est pas assez, ça j'en sais rien. Okay. Non, il n'y a personne qui dit que c'est passé pas assez ah, non, non, non, non, non. non, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui le non disent Biko, la télé On commence avec le sommaire du 20h de TF1 diffusé hier soir Qui était vraiment flippant Un dispositif de sécurité sans précédent Un président de la République Qui crainte ouvertement des violences, des blessés et des morts Que va-t-il se passer samedi dans les grandes villes de France Et notamment à Paris <rire> La finale de The Voice Kid, tout de suite <rire> C'est enchaîné derrière, hein. on continue. Complément d'enquête qui en sur France 2 avec ce Français qui n'a aucun problème de taxe pour, avec sa voiture. Son combi Volkswagen de 1995 roule à l'huile de frites Déjà au son, on peut entendre que ce moteur tourne de façon très régulière. Quand on est derrière la voiture, ça sent la frite. Ça donne faim aussi. Ça ouvre l'appétit. La combi ne marche que sur les vieux moteurs diesel. Oui. C'est illégal, mais toléré. Bon, évidemment, enfin, ah oui, moi aussi, faire oui. chichi aussi, ça m'arrange J'aime bien, c'est pas mal on continue alors, Il n'y a pas que dans le téléshopping qu'on peut trouver des idées cadeaux Il y a aussi le Mac de la Santé sur France 5 oh oui. Avec cette petite info qu'on avait balancé dans l'émission Il s'agit d'un sérum de prépuce de bébé voilà. Il s'agit d'une solution de cellules souches Extraite des prépuces de nouveau-nés circoncis en Corée du Sud Et Une blanchette a récemment dévoilé Que ça avait un peu une odeur de sperme Je la cite évidemment alors Sinon <rire> il existe d'autres produits alternatifs à base d'urine ou de bave d'escargot voilà, Bref, voilà. des tas de, de belles idées pour les cadeaux de Noël Voilà, ah bien sûr, voilà. pas pas un peu d'urine tu pisses dans le pot tu ramènes un escargot tu te coupes le prépuce ça vous c est, c est capuche, si vous savez pas ce que c'est c'est la petite capuche si vous savez pas ce que c'est le c'est le col roulé voilà oui, oui. euh, l'image voilà Parce que quand il sort, mais c'est vrai oui, il là. coupe au bébé plutôt que de le jeter bah oui Faisons dans des crèmes, recyclons. il y a des gens c'est con pour l'acheter. Ouais. C'est DJ Snake sur énergie dans un instant la villa des animateurs. Se un mesito, bien suavecito, bebé. Taquita aquí, taquita aquí. Taquita aquí, taquita taqui, taqui, taqui. un mesito, un aquí. Un plato como nada aquí. Prende los motores, caguas aquí. En la Jenny llegaron los anónanos aquí, no le va el puriso, me sale de tu traje, nos trajo pancito para que le den en Es que yo no sé lo que ella cree que ella se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene peonaje. El puriso me sale de tu traje, nos trajo pancito para que le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 Touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this to 90 is undefeated He said he really want to see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a you boy But I'm a boss bitch, who are you gonna leave me for?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 Keep it tight every day I, I, I know you need a taste Now ooh, I'm love Give a little ooh, ooh get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I moving till the sun come up I we'll get and the party It's a fiesta, blow out your candles I'm have a siesta We can try, I don't know what can stop me What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie, girl me como si <sighs> fuera Taki-taki, bienvenue sur Énergie tout le monde C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie Ce soir c'est le lancement sur France TV du, du, du Téléthon télé Important de regarder et surtout important de donner Ça dure quoi, 24 heures toujours euh, Oui, euh, ouais, un 20... peu plus, ouais, plus 30, 30 heures de direct, oui c'est long C'est plus, oui c'est ça C'est long et c'est important, on se connecte avec la villa des animateurs Oui, connexion En mode téléton Ah <rire> allô, euh, allô euh... Salut les loups, Nikos, pardon je m'étais assoupi Putain c'est dur, c'est tôt le matin Dès ce soir, tout le monde devant le Téléthon Les loups, c'est important, tout le monde devant France Télé Mais il euh, n'y a pas la Zewoeski de ce soir sur TF1 Oh putain si, on s'en fout du Téléthon les loups, tout le monde devant TF1 pour la finale, c'est important quel but tu l'as oh Il dit que de la merde Le Téléthon c'est important les chéris, il faut regarder, il faut donner Alors tous devant France TV mes petites beautés Mais il euh, y a le problème de TPP aussi ce soir sur C8 Ah mais quel racerain race, putain j'avais oublié mais quel con Eh <rire> hey, les chéris, on en a rien à foutre du Téléthon <rire> Tous devant C8 mes petites beautés ah, <rire> Salut ah, ça va, bah, Salut Patrick Sébastien, non, ça va les bon, gars Salut Patrick Ça va, alors moi je vais vous dire un truc, moi je m'en fous, j'ai plus d'émission sur la télé Alors je risque pas de euh, vous dire euh, ce que je viens de dire Je vais pas dire la même chose, tu vois <rire> C'est ouais. bien, c'est bien, on vous écoute alors Alors ce soir, rendez-vous tous à la discothèque Le 2 12, on va faire une grande soirée échangiste avec que des potes euh, C'est ça qu'il faut Patrick, dire, c'est ça qu'il faut regarder Le Téléthon c'est sur France TV euh, France TV, on m'ont comme une merde, ouais. j'en ai plus rien à foutre C'est pas moi qui vais parler d'eux Alors on va dire un truc, mon slogan du week-end, il est super simple à France A France Télévision, il y'a que des cons Alors qu'au 2 plus 12, y'a une partouze, ok <rire> Allez hey, tout le monde avec moi serré Qu'est-ce qu'on est serré Au fond du 2-12 Y'a que les partouzes Qu'est-ce qu'on ah, est serré Au fond du 12 Y'a que les partouzes Calme-toi, calme-toi, calme-toi je s'en d'accord Romizou, j'vous ai une bouteille Oui <rire> hey, oh, ouais, si, si. Ok hey. Entrée gratuite, stouffe Tu viens comme ça C'est Coé, c'est le bifort sur Énergie Et surtout, c'est que de l'amour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 Pour les fêtes, Jules ne fait vraiment pas les choses à moitié. Encore plus de choix, plus de mode et plus d'idées cadeaux. Par contre, Jules fait les choses à moitié prix. Le deuxième suite polo, t-shirt, pull ou chemise est à moins 50%. Vous avez donc deux fois plus de raison d'aller chez Jules. c'est Jules, les fêtes, c'est dans la boîte. Voir conditions à magasin et sur jules.com. Alors, on fait un brushing cette fois ou bien on les laisse naturels Moi, je préfère quand c'est... Il y discount, je dois filer. Aujourd'hui, les deux cuisses de d'un netto Origine France sont à 2,49€ le kilo. 2,49 euros Alors ça, ça décoiffe Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette d'un kilo 4 environ, magasin participants sur netto.fr La banlie des buts, c'est moins 50% sur une table de jeu avec baby-foot, billard, blackjack. 10 cadeaux en un. Elle est là pour se compter à Noël, il faudrait vraiment être une bûche. <rire> ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Le suite Noël continue chez but En ce moment, moins 50% sur la table multi-jeux qui passe des 200 à 99,99 euros. ,99. Oui, 99,99 euros. ,99. suite Noël, d'où Noël Pardon, vous gênez le passage. Vous cherchez quelque chose euh, Oui, mais ça m'étonne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 Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr. Téléchargez l'appli Energie gratuite sous abonnement avec 150 radios digitales. Energie it Music only.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 Jusqu'au 8 décembre, origine corse, catégorie 1, calibre 4. Retrouvez-nous sur Grandfrais.com Grand frais enseigne préféré des Français, selon une étude réalisée en 2018 par OCC. Histoire d'or présente un Noël magique. Je l'imagine bien faire, waouh Ah, j'aurais plus dit, waouh Non, waouh C'est ça qu'elle dira notre petite Zoé devant son cadeau Histoire d'or. à Noël, découvrez nos collections de bijoux pour toute la famille dans nos 350 magasins et sur Histoire d'or.com. Histoire d'or, votre histoire en bijoux.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 rélevé en France est à seulement 6,99 euros. Oh là là, mais tout le monde va se régaler. Attendez, c'est pas fini. Aujourd'hui, et comme tous les vendredis, c'est moins de 10% sur toute la poissonnerie sur votre carte fidélité. C'est déjà Noël. Carrefour Market. La bourriche de 1 ,3 kg, 3 soit 5,38 euros le kilo. Calibre 4. Origine selon approvisionnement. Magasin. Modalité sur carrefour.fr. 17h, 18h, c'est quoi cool, C'est le bivore Ouais. Je pouvais pas faire plus court. Ouais, enfin, euh, s'il avait fallu... Ah, ok. Hyundai. Let's see quoi. C'est le Bfort. 17h, 18h sur Énergie. 18h l'émission en public coepublicatenergie.com pour être avec nous. N'oubliez pas que la semaine prochaine mardi Claude, ah. Les 3 cafés gourmands seront de retour avec nous. Et c'est mercredi ou jeudi qu'elle revient mercredi. mercredi. Mercredi il y aura il y aura... mais je le dis bien, je Merci le dis bien. bien, il y aura Aya Kamura. Oh déjà. Ah, ah, okay. En plus ça doit être contente, j'ai vu une pub la dernière fois chez Decathlon, il y a un vélo, c'est le Nakamura Oui, j'ai oui. vu ah. Le VTT n'a oh, le pire c'est si les mecs arrivent pas à le dire. Euh Chivi, tu peux m'amener le VTT Carina Ah oh, merde, oh, on n'arrive pas à le dire. Je vous fais dans un instant la compile des achats de Noël à ne pas rater le hashtag monsieur bordas, c'est quoi J'avoue des fois ça m'arrive deux. Allez, on on fait quelques avis. Vite fois tété, hein, est tentété, c'est important. Ouais, on a Mike qui nous dit j'avoue des fois ça m'arrive de mettre trois plombes à choisir un film pour au final regarder une vieille sitcom des années 80. Ouais, moi je suis surtout trois plombes à choisir un film, une fois que j'ai choisi, je au bout de 10 minutes, oui, <rire> Ah ça c'est vrai, moi aussi. Il y a Megan qui nous dit j'avoue des fois Ça m'arrive de me dire Que j'ai la flemme De faire à manger Juste pour pouvoir commander Sur Uber Eats Tu es d'accord Et puis tu ne ouais. pas Comme ça c'est réglé Ou froid Ou le coca est retourné <rire> Oui oh, C'est normal C'est ah. la, la, la Uber Eats Touch ouais, oui. <rire> Le la, petit plus C'est la, la Hit Et les dents vont truc Tout est mélangé Tout est retourné <rire> tout Un dernier truc qui va te parler, il y a Aline qui nous dit J'avoue, des fois ça m'arrive de faire semblant de m'intéresser à une conversation Alors qu'en fait je m'en fous complètement Ah oui, c'est oh, souvent Moi ouais, ouais, oui. quand tu me parles, c'est tout le temps et ben, <rire> Je fais semblant, je beaucoup. fais uh -huh. Uh -huh. Voici uh -huh. le petit classement, je vous fais un petit top 5 des uh -huh. anecdotes uh -huh. en avion Parce qu'il fait froid, il fait moche, uh -huh. on est tous d'accord Nous avons tous envie de prendre l'avion et de partir au soleil Alors je vais vous raconter cinq petites anecdotes Pour que finalement vous ayez moins envie d'y aller On y va, oui. number one Pourquoi ça me Pourquoi je l'ai pas quand j'ai là-dessus là Là, et maintenant je l'ai. Numéro 1, novembre 2014, 80 passagers d'un vol de la compagnie Katekavia qui partait qui allait à l'aéroport sibérien dont on se fout, on dû pousser l'avion de 90 tonnes qui devait les amener quelque part. Alors, je vous lis le le message du commandant de bord. On va faire simple, on va faire comme si on était dans l'avion. Mais messieurs, c'est votre commandant de bord qui vous parle La température extérieure est actuellement de moins 40 degrés Et le train d'atterrissage de avion Est actuellement gelé Impossible de bouger, je vais donc vous demander De bien vouloir descendre de l'avion Et de le pousser pour qu'on puisse démarrer Merci beaucoup C'est ce que les gens ont fait pour pouvoir partir à C'est un truc de dingue mais ça a marché Deuxième, lui je l'adore, Marc Gubin Il est photographe américain, il aime les vannes Sa maison elle est située juste sous la trajectoire Des avions qui atterrissent à Milwaukee Vous notez bien Oui, ouais, le Wookie. Okay. Et le mec, sur le toit de son avion, il a marqué en énorme « Bienvenue à Cleveland <rire> !» Et le gars, il se dit que tous les jours, il y a des gens qui voient ça et qui flippent. « On est à Cleveland !» pas là où pas le Un avion de la Delta Airlines décolle de New York. Il est bondé parce que c'est Thanksgiving. Sarah, l'hôtesse de l'air, ne plus donné de la tête. Du coup, elle se fait pincer le cul. Elle se retourne. C'est une dinde qui était confortablement allée sur un siège. Et le gars qui était à côté dit « C'est mon animal de réconfort émotionnel. Elle s'appelle Ginger. elle m'aide psychologiquement à supporter mon angoisse de l'avion Mon thérapeute me l'a conseillé C'est autorisé depuis 86 Vous pouvez vous balader avec une dinde A bord d'un vol long courrier Bon ça c'est plus facile Le mec prend son plateau repas Du coup il y a un hurlement Il y a un passager qui vient de découvrir Que dans son sandwich sous vide Il y avait un lézard vivant Qui est parti d'un coup comme ça Et le dernier je vous le fais Oui, ah, oui. Ah, Le dernier je l'adore Jessica une hôtesse de l'air De la compagnie aérienne United Fait le point sur son vol qui vient d'atterrir. Altitude maximum, on y est, hein. qui vient de décoller, pardon. Euh, 400 passagers, 9 sanitaires, 11 000 mètres d'altitude, 8 heures de vol en perspective. Et elle se rend compte qu'il n'y a pas un seul rouleau de PQ dans tout l'appareil. Ah elle a eu beau ah chercher, elle n'en a pas trouvé aucun et il faut tenir 8 heures. Comment tu fais dans ces cas-là quand tu es commandant de bord Tu dis quoi au niveau du speak C'est votre commandant de bord qui vous parle Suite à un problème d'oubli de la part de Michel Bravo Michel, on en reparlera à l'atterrissage Nous vous demandons de ne pas jeter votre ticket d'embarquement S'il vous plaît il, ah, il peut servir Merci beaucoup et bon vol avec nous Merci de vous avoir choisi Qu'est-ce qu'on écoute oh, J'adore, très belle destination Hop that that window, I got places to go People the see, time is precious I look at my body, ain't out of control Just like my mind where I'm going No women, no shorties, know nothing my clothes No stopping at my Pirelli's home my Bakery, that's always all I know the storm is coming My pockets keep telling me it's gonna shower Call up my homies, this home And popping in the night cause it's meant to be hours We keep a fadeaway shot cause we ballin' It's platinum, Patron, it be hour Oh mama, ow, you just like the flowers Girl, you the truth with all equity, power Love the number one thing don't open in my my fled up to my fans my Benjamin prank the list a couple of grams i got rubber bands my paper planes making an advance you dirty y'all like us part of my he building castles that's made out of she's amazing by your blazing out of the cage and i you move a little closer time to get paid is some amazing that body belong i'm gonna hoster i'm in the days that bottom is waving at me like that man i know you you want to show like a gun out of a hoster tell me whatever and Avec tout, dans un instant, nous aurons la parole donnée, évidemment, comme de circonstance, puisque ce week-end, il doit être un week-end et un samedi encore assez chaud. Beaucoup de gens parlent des Champs-Élysées, de l'Élysée. Mais beaucoup d'actions en province aussi. aussi. Donc vous ah, direz oui. un petit peu, alors on va pas voir tous les représentants de toute la France mais vous nous direz a... je crois qu'on a des gilets jaunes de Bretagne si je dis pas de ça. bêtises et puis plus ceux qui que tu oh, oh, Dieu, ah, Mais tu vas tu vas tu vas, tu vas quoi À chaque fois que je dis Bretagne, tu lèves ah, le les bras. Tu veux pas te balader bras. avec ton petit drapeau aussi tant t'en est, comme dans tous les festivals C'est que ça c'est un truc de ouf. À chaque rassemblement, il y a toujours un drapeau bah, de la Bretagne. fais-toi plaisir dans le public prendre un drapeau Quand la y prochaine avait fois. C'est sur Plano, il y avait un un drapeau de la Bretagne. C'est vrai que les Bretons vous avez toujours vous êtes fiers du drapeau à chaque fois, il faut et bien sûr et ça passe une bonne chose. On avec vous dans un instant donc nous en parlerons des gilets jaunes mais ce week-end c'est également l'un des plus gros week weekends de vente de sapin de Noël. Oui. Ah oui, c'est le sapin ce weekend moi. Moi, j'ai déjà acheté, je l'ai pas fait mais j'ai déjà acheté. Alors il y a ceux qui vont acheter les vrais sapins, les faux sapins. Voici la compile du sapin de Noël. Déjà quand tu achètes un sapin de 2 mètres mais que tu as une Twingo. Va faire, yeah. Je vais tout donner toute l'année. Ah bah c'est au moins ce qu'il faut. Et hey, pousse. Je vais l'amie hey tape ça va rentrer chez quand à l'inverse, quand tu habites un 200 m2 mais que tu as acheté un tout petit sapin de voiture c'est toi de place que veut tu déjà faire il y a également la chanson des adeptes un peu comme moi je ne vous le cache pas des faux sapins le <rire> C'est vrai, c'est pas mal Maintenant ils en font des beaux quand même Ça évite le truc tout péteux Qui, oh ouais, qui, de moi, qui une semaine avant Noël va vers ah, le bas Avec chaque 100 épines ouais, ouais, Et puis les épines ouais. par terre Ça me rappelle quand je perdais mes cheveux Ça me débrouille Il y a également la chanson pour cette branche du fond Tu sais, celle que tu voulais absolument décorer Mais qui t'a mis une épine sous l'ongle oh, également la chanson quand a placé ton sapin un peu trop près de la cheminée peu, peu, Toi -moi ce soir, peu, peu, également la chanson pour celui qui n'a pas vérifié la guirlande électrique avant de la brancher coup de et la chanson quand tu vois que ton sapin est en train de mourir on en parlait avant le 25 décembre et <rire>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 pense plus à rien bien rien bien rien.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 Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder Toutes les questions sans réponse baladent à ma tête La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrête Mais j'écoute que moi et je me répète que C'est pas grave Ce soir où tu danse La nuit porte conseil Faut pas qu't'y penses Ne pense plus à rien, rien, rien, rien ja, jeg gjør lui porte conseil on ditla lui porte conseil on ditla lui porte conseil mais j'écoute rien rien bien on ditla lui porte conseil on dit la porte conseil on ditla lui porte conseil mais j'écoute bien bien bien! 7h 20h C'est début. Merci de nous devons choisir vendredi soir en public Deuxième partie de mission 10 27. Bonjour. bonjour. Préparez-vous la semaine prochaine au retour de 3 cafés gourmands pour nos invités et deux salles deux ambiances. Ayana Kamura sera notre invitée. Mercredi. vous allez tous bien vous êtes en forme ouais, vous Oui Vous êtes tous prêts est ce que est ce que est ce que vous êtes prêts à ce week-end ce samedi j'espère savez quoi je croise les doigts pour que ce samedi soit un week-end beaucoup plus calme que tous que les gens oh, espère sont oui. tendance à monter parce que vous savez ça fait une, ça fait une Quelque chose d'anxiogène et, et ça fait maintenant 10 jours Que sur tous les plateaux télé Aïe Sur tous les plateaux Aïe télé Il Aïe y a des gilets jaunes Il y a des députés Il y a des policiers Qu'on vous montre comment on met un comment, euh, comment les CRS vont intervenir On vous montre les camions On vous montre les barricades J'espère vraiment qu'il y aura rien de tout ça qui aura Évidemment ça va manifester Mais j'espère que ça va manifester dans le plus grand calme Bon, il y aura aussi moins de choses à casser et moins de choses à voler hein. Oui, du oui coup, parce que vu que là les Champs-Élysées c'est il y a plus rien là. Là c'est oui, il y a que des trucs, des trucs en bois des vitrines en ça. bois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire j'ai moi jusqu'à touriste qui n'est pas au courant qui passe sur les Champs, il fait c'est ça ah, c la c plus belle avenue du monde c'est vrai que c'est très étrange ouais, heureusement très que c'est pas les fêtes hein. Que... <rire> hey, si c'était en période de Noël ah, t'imagines raconte pas le drame ah, ouais. ah, vous avez vu cette image aussi, beaucoup de gens en ont parlé cette image d'interpellation d'étudiants oui de... De alors ils sont lycéens hein, ouais. ils, sont pas étudiants, ils sont encore un peu plus jeunes lycéens dans lesquels il y avait des casseurs oui. interpellation musclée, vous avez tous vu les images oui. euh, alors musclée non, parce qu'il n'y a pas de y a pas de violence c'est que les, les jeunes l'image qui a choqué tout le monde c'est que les jeunes sont euh, à genoux, les mains Euh, derrière ouais. la tête mm -hmm. et certains euh, voilà le, ah ouais. le Donc dos. les gens parlent d'humiliation en fait par rapport à ces à ces bah, images. Ça c'est partagé euh... ouais. Bah quand tu te fais arrêter ouais. globalement tu as une forme d'humiliation enfin Bah oui. oui. oui. Ouais, tu, ouais, bon, enfin bon on fait c'est pas des bisounours non plus j'ai envie de dire. Non, mais oui, c'est mais... vrai raison. Je, je, je, crois, je alors oui, on en parle on y va entre nous. Non, moi, sujet, moi, moi je dis qu'il y a 50-50 effectivement. Euh... Ça c'est une prise de décision. <rire> non, <rire> mais, alors c'est ton petit côté pas... Édouard Philippe. A, on on a a les j'ai les cheveux au vent. Non, on n'a pas à avoir des lycéens qui qui tapent des CRS et qui non, qui, qui manifestent. C'est des, des lycéens surtout, c'était ça qui s'est entraîné. Déjà, il y a ça et puis je vois pas en quoi excusez-moi les lycéens euh, lycéens, alors les étudiants peut-être parce que les inscriptions sont plus chères, mais les lycéens, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils manifesteraient là on a pas été non, tous un été... petit peu lycéens est-ce est que, est que dès est-ce que dès qu'il y avait pas une petite manif on n'était pas content oui. d'y aller pour rater les cours mais bien ça. sûr c'est ça on, est... on l'a tous hein fait mais ouais. tu as a pas tapé les CRS Non, non mais de, non mais attends c'est on est pas c'est pas ça le souci le souci c'est le, le, le truc qui fait polémique parce qu'ils ont fait avant non c'était la vidéo parce qu'ils sont la photo à et genou, et genou, et ouais, la station ou... ou... ils manifestaient pour la réforme du bac en fait grosso modo bon. ils en profitent en fait c'est ça non mais voilà ouais. moi, alors c'est vrai que beaucoup de gens ont été choqués beaucoup de gens sur Twitter sur tous les réseaux ont été choqués de cette image euh, est -ce voilà est-ce que c'est normal on peut peut-être demander à Jeff est-ce que c'est une façon normale de c'est comme ça qu'on apprend enfin, moi je l'ai vécu plusieurs fois oui alors parce que ça fera toujours rire mais il a été policier que la phase de fourrir est passée on peut continuer l'émission voilà, euh... j'étais bon, bon, bon. Non, non, mais il faut, il, il les policiers ils resteront toujours moins nombreux que les manifestants et même des lycéens ça peut vite partir en live et ce qu'on apprend c'est euh, ouais. à figer une situation moi, on Donc, ils ont figé la situation c'est tout voilà moi on m'a expliqué que c'est parce qu'à l'intérieur il y avait peut-être des casseurs il y avait peut-être voilà. des trucs violents qui oui. n'avaient pas encore fait le tri ne en ne pas. entre les lycéens et pour éviter qu'il y ait de la bagarre entre eux et comme les, les policiers étaient en sous-nombre, c'était le seul moyen de les de Exactement. les tenir sans qu'il euh, ouais. de violence justement parce qu'il y a pas de il frappe pas, il y a pas de rien. C'est vrai que la position est, voilà, quand tu vois la photo comme ça mais ah. que tu es pas au courant d'avant et d'à. Oui, bah oui, a, bah, le, le, Pablo Escobar. Quoi. Il y a une vidéo connue le, quand il y a eu les, les, les émeutes à Villier, à Villier il y a 4 5 ans ouais. où ils avaient sorti les jeunes par du RER, ils étaient tous allongés par terre les mains sur euh, mettait obligés. Parce que là il des ouais, ils sont pas, pas laissé debout parce que s'il y a un train passé voilà, dans un instant l'appel du jeu de mots pourri on prend trois noms de famille on fera une phrase complètement pourrie nous aurons la nous aurons reviendrons sur les chansons des gilets jaunes parce qu'il y a eu beaucoup de chansons des gilets jaunes ouais, ouais. qui sont sorties sur non. internet certaines sont passées inaperçues et vous allez comprendre pourquoi et, et c'est assez étonnant on reviendra là-dessus on vous les fera écouter nous aurons qu'est-ce qu'on aura encore on aura le la tête, gilets jaunes j'ai le gilets ça, jaunes gilets jaunes dans la tête dis-toi que c'est la meilleure avant ah je voulais faire un gros bisou ce matin je me suis retrouvé à plaisir en région parisienne Dans un magasin but, souvenez-vous on avait fait gagner une famille oui, hier et, soir. et vous verrez la vidéo dimanche, dans dans les jours qui viennent Vous verrez la vidéo, elle est magique, c'est-à-dire que en 3 minutes Ils sont lâchés dans un magasin but, ils ont 3 minutes pour prendre tout ce qu'ils veulent fou. Et j'ai vécu un moment génial, ils m'ont fait des dessins et tout On a qui en ligne C'est Carole la maman Oui c'est moi Comment ça va ma Carole Ça va bien, on est tous là, ils sont en train moi Ah et je voulais vous dire, j'ai été, été super content d'être avec vous ce matin avant ah nous aussi hein, oui, je en doute. C'est va vous... réciproque Ils sont partis avec les... les lits des tablettes ils Oui, ils ont fait quoi ah ouais écoute... Non, écoute moi bien, vous verrez la vidéo, ils partent. C'est-à-dire que moi je m'attendais à ce que je dise top 3 minutes, tu vois. Mais ils avaient repéré Ils sont partis, des flèches, un cours de PS. Je ah, fusais, moi j'étais derrière, je suis dit, attendez, ah, j'ai ma... galéré, galéré. Maxent, qui était notre, notre... un des deux cadreurs, l'autre il était à la traîne, 8 km derrière moi, El Colombiano, là. Ah, bah, force hein. Et le Colombien, excusez-moi, euh... cool, ils importent de la tisane en Colombie ou quoi Le gars il était à 2 à l'heure derrière, je lui disais, mais dépêche-toi, ils sont déjà loin. Ça va, j'arrive. Vous êtes allés un peu vite pour eh. nous, mais j'ai l'impression que tout le monde Tout était content, je me trompe ou pas Ah bah là, oui, on était mis historiques, c'était un truc de fou, on et a bah... vécu un rêve, un truc de fou, quoi. on n'arrive même pas encore à réaliser et bah je vous embrasse fort, j'ai euh... tweeté le petit message enfin, et le petit dessin de ta fille, je vous embrasse fort la, la, la famille, t'embrasses tes trois filles qui sont adorables, d'accord Bah nous aussi, on vous embrasse tous hein. Vous avez fait un super Noël C'était top Bisous, Je t'embrasse fort ma belle Et on va faire gagner une autre famille Et encore une autre famille tout à l'heure, bougez voilà. pas 17h20 h C'est Coé sur Énergie Yeah Todos están pendientes a ti Pero tú puesta para mí Así Du er min Si nadie va que tu mía, mía. Tu sabes mía, mía. Tú misma lo decías. Conmigo te lo hacía. Tú sei tu Romeo, pero no santo. Atopo bo con la Ford y lo espanto. sur énergie 18h16, tout va bien. On parle des gilets jaunes dans un instant. L'appel du jeu de mots pourris. Des messages, il y en a eu plein sur tous nos réseaux sociaux. Je vous en lis deux. Coé, c'est quoi le titre de la musique russe que tu passes Je le trouve pas. Ba, ba, ba. Skidibili, skidibili. On va faire nous bientôt une... Je, je peux pas tout vous dire. Mais une surprise qui va arriver. Et il y a quelqu'un d'autre que j'adore qui nous a envoyé un message, je trouve fabuleux. C'est David, à qui je fais un gros bisou, qui me dit « Coé, j'ai toutes vos vidéos sur YouTube, c'est trop bien. <rire> » Bah, comme tous les gens qui Youtube, ils ont aussi toutes nos vidéos euh, C'est le principe un peu le concept du Youtube Et Je suis content que toi tu aies toutes nos vidéos A tout de suite avec un jeu de mots énorme Votre radio préférée Votre radio préférée Ici, c'est Idiarchy I'll be riding shotgun Underneath the horse I'm feeling like someone I made no promises I can't do cold and red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 Tire de 50 euros d'achat, bon d'achat valable du 8 au 31 décembre. Modalité liste des magasins participants sur jouetclub.fr. Olivier fait ses courses dans un magasin U. Il demande à la poissonnière. C'est facile à préparer des noix de coquille Saint-Jacques ah, C'est un ratable, comme leur prix à 28,90 euros le kilo. 28,90 euros Ma femme va nager dans le bonheur. ah oui, forcément, avec ce prix un ratable U commerçant autrement. C'est jusqu'à samedi dans les IPRU et supérieurs participants. Liste sur magasinu.com. Noix de coquille Saint-Jacques pêchée en Atlantique Nord-Est. Produite en France ou Royaume-Uni ou Irlande selon votre point de vente. Téléchargez l'appli Energy gratuite sans abonnement pour écouter la playlist énergie Energy, it music only. En vrai. T'es aux épices, cherche beau Panetton qui donnera du moelleux à son Noël.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 avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, évitez de grignoter. Garçon, excusez-moi, quel est le plat du jour, s'il vous plaît Eh bien, le plat du jour, c'est... Euh, L'alerte discount Je dois filer. Aujourd'hui, les ours en pluche d'un mètre sont à 9,90€ chez Netto. L'alerte discount, la bonne affaire du jour. Netto, le discounter qui fait la différence. 9,90€ l'unité, différents coloris disponibles, modalités et magasins participants sur netto.fr. <t 'en>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 Mais toi tu crois que je suis ailleurs que j'ai gonflé le vide dans les draps de et moi je crois que tu es ailleurs que tu dans ces bois on s'est manqué impression de mentir quand je souhaite le meilleur sans un mot on s'est le dos comme deux inconnus quand on se croise dans le tout est snap je suis pas parano tu me surveilles sans cesse mais ça va être tant pis on s'oubliera le temps nous dira si on a bien fait et si je te parfois si je fais semblant c'est que j'ai ma fierté Toi tu crois que je suis un j'ai comblé le vide dans les draps du nôtre. Et moi je crois quet eses unailleurs, que t eses es dans ses bras, on s'est manqué. J'ai tant envie de me rappeler. Que envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait On s'évite en s'ennuyant, on se voit en ce qu'on fait, on se cache. quest qu'on fait On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On, on s'est banqué. appelle les gens et si j'ai les gens en ligne, ça fait une phrase. Si j'ai une phrase, je suis un homme heureux. Si j'ai cette phrase, je ferai un jeu de mots complètement idiot, qui ne fera rire que nous. Mais bonne humeur N'est-ce pas <rire> le bon début d'un week-end Évidemment Soyez oui, si vous êtes sur la route, on est en TT France avec ce hashtag qui est... J'avoue, des fois ça m'arrive de... Alors vas-y, on y va Alors on a Mike lourd. Mike qui nous dit... T'as écrit non Des fois ça m'arrive d'être lourd, signer Borda, c'est taffeta ou quoi Non, parce que c'est pas tweet. Tweet. tweet tweet, vas n'hésite pas, tweet, tweet, tweet on, Insta, on y va <rire> On a Mike qui nous dit, j'avoue, des fois ça m'arrive de faire des achats compulsifs de DVD, encore aujourd'hui sous il ouais, y a encore des gens qui achètent des DVD Il y a bah encore bah des gens qui les trouvent surtout Ouais. ouais apparemment. <rire> ah ouais, moi j'étais un fan de DVD, j'en ai des ouais. milliers et voilà. J'en ai pu, j'ai tout revendu <rire> Non mais il faudrait, ça me fera un peu de sous Il ouais. y a Florian qui nous dit J'avoue, des fois ça m'arrive de dire les répliques de films Avant qu'elles passent bah. à l'écran Qu'est-ce qu'il y a, ça me ferait un peu de sous oui. Oui. Bah, Non mais plutôt que d'avoir des trucs Non bah, mais t'as raison Si tu peux prendre euh, 200e oui. 200 Et qu'avec 200e 200 tu te fais une bouffe Excuse-moi, ou d'un des gens C'est quand même plus sympa que d'avoir 200e qui dans sa cave tu as raison c'est comme le principe de Vinted, je sais pas quoi là. Vinted ouais. des il gens est... ils, ils vendent leurs fringues parce qu'ils trouvent ça dommage et même 20 euros plus 20 euros plus 20 oui, euros, plus 20 euros bah, ça fait oui, un peu de non. sous. Excusez-moi, je suis un peu près de Jean-Paul, le patron de fille qui va être <rire> cette technique. Il m'a dit 1 €, ça fait 2. Alors depuis, j'ai retenu hein. On continue. Il y a qui... intéressant parce que c'est pas ouf là. Ah si c'est bien. Oh non. Non. A... Ah, tu sais pas, c'est toi. Arya qui nous dit "J'avoue des fois ça m'arrive d'avoir des véritables conversations constructives avec moi-même dans ma tête." C'est ce qu'on disait, ouais, ouais Mais prends un truc bien, écoute Mais enfin... c'est bien, mais c'est... Un dernier, prends-le bien ah, ben, Je te jure, vous êtes pas drôle Non, à mon avis, c'est ah, lui euh... qui les vend mal C'est réciproque, crois-le bien Allez, un <rire> dernier Mayama qui nous dit J'avoue, des fois, ça m'arrive de dire que je suis malade quand je suis invité à une soirée juste parce que j'ai pas envie de les voir Voilà Il a, pas... Il a pas fait le premier Le premier est très drôle Isabelle qui me dit J'avoue, des fois, ça m'arrive de faire pipi sous la douche <rire> Ça regardes, les gens là ça c'est drôle ah voilà, c'est le moment'est le moment de parler de ce qui <rire> va se passer ce week-end les amis et de continuer l'opération les ja magic antiè Le nom est très bon J'adore, il, il s'appelle Cop John. John Je lui fais un gros bisou à celui qui a fait ça Parce que, bon, il y va dans la chanson Il donne toutes ses idées On vous fera écouter d'ailleurs tout à l'heure Plein de chansons qui ont été faites sur les Gilets jaunes Pas toutes, du meilleur goût ouais. Mais on a essayé d'en de, de, prendre plein Alors nous avons Mickaël qui habite la Bourgogne Ça va Mickaël Bonsoir Coé, bonsoir l'équipe Salut Mickaël, tu habites où en Bourgogne J'habite à chalon sur saône Très bien, oui. ce week-end, Gilets jaunes ou pas Gilets jaunes Gilets jaunes et je monte à Paris pour la manifestation Ah Alors, combien vous serez Est-ce que vous arrivez à savoir combien vous serez ah Non, nous, on sera une voiture, mais après, je ne sais pas... La... La... Tu sais quoi <rire> ça vous, fera sera... déjà. vous serez déjà quatre. <rire> ça fera déjà ça. ça. Et tu y montres dans quel euh... état d'esprit, en fait ben Un peu la boule au ventre, parce que moi, je n'y vais pas pour casser, j'y vais vraiment pour euh, pour faire valoir euh, mon envie de, de voir les choses changer, mais... J'ai pas envie d'être mêlé aux casseurs et de me retrouver dans quelque chose qui part complètement en vrille. Est-ce que tu étais là samedi dernier Non, c'est justement pour ça que je monte demain, j'ai pas pu faire les deux premières manifestations et je pense que si on veut se faire entendre, il faut qu'un maximum de monde de monde demain. Et alors, quelle image tu as eu de ce que tu as vu la semaine dernière Si tu avais été euh... dans la semaine dernière, tu aurais été avec tes quatre copains dans dans la dans la manif, t'aurais t'aurais fait quoi toi Est-ce que tu aurais fait partie de ceux qui euh, qui seraient restés très loin comme il y a eu beaucoup de gens qui l'ont fait Ou, pris de colère d'énervement qui aurait fait partie de ceux qui euh, euh, en ser revenus aux mains éventuellement non je pense qu'il faut il faut rester pacifique c'est pas en, en cassant qu'on qu va réussir à s'y entendre c'est même plutôt euh, montrer une image négative du mouvement et... alors alors alors pour le coup je suis d'accord avec toi c'est pas en cassant qu'on se fait entendre mais l'histoire de la semaine dernière montre que c'est l'inverse parce que c'est ouais. en cassant que les gens se sont fait entendre. Je rappelle que quelques jours avant, c'était nous ne changerons rien mmh. et suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, bizarrement toutes les taxes sont disparues. Donc je suis d'accord avec toi que c'est pas en cassant, ça suit d'accord. C'est vrai. Mais l'histoire de ces derniers jours montre que c'est ce qui a fait bouger aussi les choses. C'est sûr mais peut-être qu'après s'en cacheter, on arriverait à regrouper plus de monde et que demain en étant euh sabile euh, après sabile alors... et Ce qui est sûr, Mickaël, dans l'histoire, c'est qu'avec la violence que les gens ont vu à la télé, ça va vous priver des familles, mmh. ça va vous priver, à mon avis, de beaucoup de femmes. qui ouais. euh, Et je pense que demain, ça va être encore une réunion de bonhommes, euh, avec des gens très énervés, avec des gens... Euh, et je pense que ça va exclure beaucoup de manifestants euh, qui ont envie aussi de dire des choses, mais qui vont pas venir parce que c'est dangereux et qui ne s'identifient pas à ce qu'ils voient. La semaine dernière, il y avait quand même beaucoup de filles. Hein. Je te jure, il y avait vraiment... loin, de loin, il les a mais déjà, moi, j'y foutu les pieds. Parce que toi, au cœur de la manif à 8 km, quand même. Non, non, beaucoup de femmes, c'est vrai, il arrive. Il m'a envoyé des images, je m'a dit, Coco, tu vas voir ce que je vais t'envoyer. Je te jure, j'ai vu des CRS, mais grand comme des... Il à la défense, à la défense, avec un téléobjectif. Michel ce soir Donc, demain, Mickaël, tu y vas C'est ça. D'accord, bon, pas de bêtises Non, on nos, va on va se tenir pointu. Nos violences. Calme. Alors, quelle est ta principale revendication Parce que maintenant qu'on a parlé de ça, tu y vas pourquoi Dans quel but J'aimerais que les choses, je chance, on arrête de, quand il y a quelque chose, de taxer tout temps euh, en bas de l'échelle et avoir euh, tout le temps pour solution les taxes et, euh, et pomper de l'argent au ventre en enfin, force. Ne bouge pas, je vais te rajouter Tristan qui est en Bretagne. Non, non, on, on, on va faire Tristan d'abord et après on écoutera quoi Euh, imagine dragon. Voilà, mais on va continuer avec Tristan, on fera une pause après. Ça va Tristan Bonsoir Koé, bonsoir l'équipe. Salut <rire> est-ce que la Bretagne va bien Ah, super, on bon. est immobilisé, on est au QG là. Alors Tristan ah. en Bretagne qui est au QG, Mikaël euh, qui est chez lui en Bourgogne, euh, est-ce que est-ce que les, les revendications alors les gars, si on devait en faire quelques-unes euh... ah, que... j'en ai déjà j'en ai déjà cinq sûr. Alors on y va. Alors euh, donc euh, pour commencer, ils ont annulé la hausse des taxes sur le carburant, on est bien d'accord c'est bien. bien. Eh ben nous on demande pas ça, on demande la baisse. Voilà. Donc déjà, c'est une mauvaise chose euh, qu'a été qu'on qu été annoncé. Ensuite, on demande l'annulation de la réforme de la CSG, l'augmentation du SMIC, la remise de l'ISF et surtout le peuple doit pouvoir s'exprimer si monsieur Macron et monsieur Philippe sont encore légitimes ou pas de gouverner la France. Donc un référendum. D'accord. Alors le référendum, je crois que ça met euh, 8 mois à être installé hein. Donc c'est c'est très, long, ouais. très ah, long un bah, référendum. c'est-à-dire Eh bien, vous... on restera 8 mois, 8 mois au sujet, alors. Non, mais est-ce que ah vous allez. êtes prêts, si par exemple, lundi, je sais que Macron va parler lundi, ouais. si par exemple, il dit, bah voilà, je vais en place un référendum, je crois que c'est donc très long, effectivement, c'est genre 8 mois, est-ce que vous êtes prêts à lever le pied pendant 8 mois Parce que vous pouvez pas faire ça pendant 8 mois. Ah ben... On est prêt, on est on est surtout prêt à rester mobilisé pendant 8 mois s'il le faut. Il faut qu'on lui mette la pression pour surtout lui montrer qu'on est toujours oui, là, déjà, là et que si nous écoute pas ben on restera mobilisé, voilà. Alors moi j'ai une petite question Tristan parce que moi je on en a parlé beaucoup dans l'émission. Moi je pense que ce que vous êtes les gilets jaunes ou pas gilets jaunes peu importe la couleur, ça vient d'un phénomène qui je pense les gens en ont ras le bol depuis des années et des années d'avoir de moins en moins d'argent, voire plus du tout à la fin ouais. du mois et, et, et beaucoup de gens sont résignés. Moi je viens d'une petite région en Picardie et j'entendais toujours mon père et mes oncles dire c'est comme ça, c'est-à-dire il y avait toujours le c'est comme ça et je pense que les gens en ont marre du c'est comme ça mmh. et, et veulent plus supporter autant de taxes parce que personne n'a rien dit pendant des années mais à l'inverse Tristan, c'est une question que je vous pose j'ai aussi un petit peu l'impression que depuis quelques jours les gilets jaunes, au début vous êtes parti sur les taxes, et puis vous avez rajouté l'ISF, et puis vous avez rajouté et j'ai un peu l'impression que maintenant peu importe ce que vous direz le gouvernement c'est pas assez non alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi quoi. Oui. Ah, non mais c'est une question euh, c'est pas assez, voilà. non non C'est vraiment, euh, on est parti, on est d'accord sur la hausse enfin, sur la hausse des taxes du carburant. Donc ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais euh, pendant ce temps-là, on a souffert sur d'autres taxes, euh, ceux euh, notamment que je viens de vous annoncer euh, tout à l'heure. Donc voilà, c'est euh, vraiment un ras bol général. Et aujourd'hui, ces cinq revendications que je vous ai donné euh, ouais. ce soir, c'est ceux qui reviennent le plus. Alors, est-ce que, que... l'ISF, qu'est-ce que vous voudriez l'ISF qu'elle soit remise parce que à la base ça devait être contrepartie l'ISF si euh, l'ISF était retiré, on était censé ramener euh, donc euh, les, les riches etc., en France. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, donc bah, il faut la remettre, plus c'est tout parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'on qu'on donne aux riches et qu'on prend aux pauvres. Oui. Voilà. Alors, vous savez quand même voilà. est-ce que vous savez que l'ISF n'a pas été enlevé Vous le savez ou pas Non. Enfin, Ah non, non, elle a été enlevée. Alors non, l'ISF sur le capital a été enlevé mais pas l'ISF sur l'immobilier. C'est-à-dire c'est à dire, dire qu'en ouais. gros, je vais t'expliquer parce que ça, beaucoup de gens comprennent pas. En gros, bah, si, si vous êtes un héritier, parce que vos parents ont bien travaillé, ils vous ont donné des maisons. Ouais. Vous pouvez payer l'ISF parce que la valeur de ces maisons représente une somme et vous allez payer de l'argent, une, une somme monstrueuse, alors que vous n'êtes pas riche. Mais la valeur du patrimoine hors ca ce c'est le bien que c'est qu oui, enlevé okay. Macron et c'est là où je reviens te rejoindre pour faire plaisir aux banques. Ce qu'on enlève Macron c'est sur le capital. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez être extrêmement riche avec 200 millions en banque, vous ne serez plus imposé sur ce capital-là. C'est normal. Donc ce qui est idiot. c'est pas normal. Donc ce qui est, est, est, est, qu est idiot Tristan, c'est pour ça que voilà. il pas enlevé l'ISF, il existe toujours. Mais ce qui est très con, c'est quelqu'un qui a une grosse maison, deux trois maisons par exemple, ouais. qui a de l'immobilier, il fait vivre l'artisan local pour la toiture oui. il fait vivre le jardinier il fait venir le boulanger il fait vivre une femme de ménage il fait vivre du monde et lui il est taxé alors que celui qui a 200 millions en banque en France qui ne fait vivre personne à part le banquier lui il n'est pas taxé mais, donc ouais. c'est le principe ah, il prend quand même c'est le, le, le principe qu'il faut inverser voilà. mais il est toujours là l'ISF voilà. il n'a pas, et il et a pas problème, totalement disparu le problème ce que tu viens de dire c'est que oui, Donc euh, c'est inadmissible déjà Et puis euh, ça, monsieur Macron, il explique mal dans ces cas-là Mais, alors, Mais ça, je, alors ça, je crois qu'on peut se dire un truc Je crois qu'il ne sait pas parler, pas, parler je, je ministre, pas parler aux gens c'est pas Je crois que le Premier ministre ne pas parlé aux gens Je crois qu'il faut expliquer des trucs simples Et que plus ils expliquent, moins on comprend On revient dans un instant parce qu'il y a aussi des gens qui ne supportent plus ce mouvement Il y a Benoît qui est en ligne, voilà, ce sera notre quart d'heure Gilets jaunes, c'est important parce que samedi va encore se passer des choses et oui. ça dans toutes les régions de France Ne bougez pas, juste après, Imagine Dragon S'en est de retour when every one of them is giving up and giving in tell me in this house of mine nothing ever comes without a consequence of cost tell me with the stars aligned whoever well, step being willing to save us from a sin willing Cause this house of mine sin strong that's the price you pay Tree shadowing what's happening look through the glass Find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until the bleeds Out of wood without the peace Facing a, a bit of the truth The truth That's the price you pay I'm famous. Sur énergie Allez, allez en chanson Gilets Gilets jaunes Les gilets, gilets, gilets jaunes On en parle beaucoup Dans toutes les émissions Bientôt je pense Qu'il y a des, des chaînes de télé Qui vont mettre le gilet jaune hein, Puisque c'est la couleur Que j'ai vu le plus C'est le moment a, de, Depuis ces derniers jours Nous aussi Vous allez pouvoir dire Ce que vous voulez Nous avons Tristan De Bretagne Tristan on a oublié De te poser une question Mon Tristan ah, C'est quoi alors <rire> De la quelle dernière... couleur est ton gilet <rire> Il est jaune. Tristan, ah, mais... la semaine dernière où étais-tu Alors la, la semaine dernière, j'étais en train de manifester. Est-ce que est-ce que tu as fait partie des manifestants Je dénonce pas pour la police, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu as fait partie des manifestants calmes ou les choses se sont énervées à un moment donné Euh, non, moi je suis vraiment pacifiste euh, Je ne suis pas pour casser euh, les biens ou quoi que ce soit Parce qu'il euh, y a des commerces parfois qui sont cassés Alors que ces gens-là aussi euh, galèrent et c'est aussi leur, euh, leur gagne-pain Donc je ne suis pas pour qu'on les casse pas et, et, oui alors est-ce que oui mais il y avait aussi un débat qui était un peu malsain. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient cassé et quand on leur disait que c'était pas bien, euh, c'était des gilets jaunes hein, pardon. Ils disaient oui mais ici, c'est les champs elysées c'est oui. des magasins de riches. Donc euh, les enseignes s'en mettront. Comme il y a eu des voitures brûlées, les gars disaient oui mais ça va, c'est des quartiers de riches, ils peuvent on peut brûler leur voiture. Ouais. C'est pas parce que c'est faux de chez faux. Oui. Après après moi sur sur ça, je suis assez mitigé. Euh, par exemple, euh, chez nous, à Saint-Brieuc, euh, on a des gilets jaunes qui étaient très pacifistes au début. Et euh, au bout de trois semaines, on n'est pas entendu on est fatigué et on est sur le terrain donc depuis autant de jours. Et bien ça commence à monter d'un cran et ça commence à se radicaliser. Donc voilà, je suis assez mitigé. Euh, malheureusement, comme vous disiez tout à l'heure au début de l'émission, euh, la violence, ça, on est, ça, ça fait aussi en sorte que les choses soient entendues. C'est ça, voilà, dans l'histoire, on n'a jamais vu ouais. euh, un truc sans violence ne euh, pas marcher. quoi Il y a toujours y a des quoi. exemples. Il y a quand même que... un truc qui est dingue, c'est qu'il y a un an, revenant un an en arrière, le président Macron... C'était Kennedy, c'était un boycotte. Ouais. Ah ouais. C'était Macron à Paris Match, Macron qui fait du vélo, Macron avec son blouson en cuir, Macron le beau gosse, La Macron story. 1 an après, les limites si on écoute les gilets jaunes, c'est enfin c'est pas limite c'est mmh. Macron dehors. Oui, c'est ça. En un an, non, ça. Ça, comme ça, les choses sont allées très très vite. Très vite. On a Benoît, je vous préviens, ça va changer de ton qui ne supporte plus les gilets <rire> jaunes, ça va Benoît ben Ouais, ben Allô, salut, salut Benoît, vous pourrez répondre un instant, Michel, vous êtes bonjour. encore là ouais, Bonjour. Ouais, ouais, bonjour, bonjour on on là. Là. Salut Benoît. Salut Michel, bonjour tout euh Alors. Euh, bah, moi je, moi j'en ai marre Moi j'en ai marre Parce que bah, franchement Là euh, ça, fait, ça, fait, ça fait Ça va faire bien le temps à moi Les gens ils ont pas compris Qu'en fait Voilà ce que vous êtes en train de faire Là les gilets jaunes, Ça commence à passer par dessus la tête Est-ce que c'est C'est disproportionné C'est du grand n'importe quoi On s'en prend euh, euh, On s'en prend à nous-mêmes euh, les, les CRS Qui sont parfois Qui font partie Même de, bah, de Dans le fond Ils sont gilets jaunes Puisqu'ils sont Ils ont ils ont aussi eux les mêmes problèmes que nous mais voilà pour des pantins ils nous, nous fracasse la gueule il Voilà c'est du grand n'importe quoi, moi du coup je suis vraiment, je suis blasé, je suis blasé, au lieu de s'en prendre, euh, j'en sais rien moi, je, au, au, au commerce, euh, aller plutôt bloquer des départs de bateaux, aller plutôt euh, bloquer ouais. la SNCF, aller, voilà, si vous voulez faire tomber l'économie, arrêtez de casser les couilles à ceux qui veulent travailler, <rire> arrêtez de casser les couilles, non, mais c'est vrai, ils ouais. ouais, cassent couilles à ceux qui travaillent, il, il faut, ils cassent les couilles à ceux qui, qui, qui voilà, qui étaient de gagner leur part à la fin du mois, euh... C'est abusé Et puis moi en plus Je travaille dans les travaux publics ouais, Je vais vous dire Je suis vraiment là C'est du boulot en ce moment bah, Exactement Il voilà, y a du boulot Et puis ça fait chier ouais. Dramasser de des ouais, clients Ouais mais quoi. Si, oui, si on fout le bordel ailleurs Il y a un moment donné Où ça va l'impacter quand même Si tu bloques un port Il y a plus d'importation Donc les magasins marchent plus non plus oui, mais Et, et, et son ciment n'arrivera plus C'est le but justement Ouais mais tu pourras et plus travailler non plus À un moment donné En fait Benoît Il dit... faut le faire quest que <rire> je l'ai dit Attends laisse le parler Non mais ils sont cons les gilets jaunes Parce que là Il faut le faire intelligemment Quand vous voulez Vous allez en mouvement Moi je <rire> suis l'enfant Je <rire> suis gilet jaune <rire> Parce <rire> que <rire> j'en peux plus payer Des taxes Ah bah t'es un peu jaune <rire> alors <rire> Voilà <rire> Jean mais je suis j'ai les jaunes dans le je je les les dans fond. Attendez pas du début. Attendez chichi tu c'est moi je c'est con vous êtes con Vietnam quoi. Benoît Benoît, Benoît. c'est mal organisé non, en fait. Benoît Benoît, Benoît. Benoît. si j'ai bien si j'ai compris, je résume, toi tu es d'accord sur le fond bon mais le sur la forme, faut qu'ils aillent plutôt à l'extérieur de là où tu travailles en fait. C'est ça. Sure. Ouais, C'est un peu ça voilà. non, mais hier <rire> hier, <rire> Donc vous avez compris Les gilets jaunes Pas autour de Benoît S'il voilà. vous plaît Non mais moi j'ai parlé D'un truc Et Tristan tu vas répondre en deux secondes Et on terminera là-dessus J'ai dit un truc hier Qui n'était pas si con que ça Des fois en tout cas Je disais que le problème De bloquer tous les petits commerces C'est que ça fait le jeu Du commerce en ligne ouais. Ça fait le jeu d'Amazon Parce y a plein de gens Qui ne peuvent pas faire leur leur, leur, ah euh, leur, leur cours Donc ils achètent chez Amazon ah, Les Internet, colus mais... sont très bien livrés À la maison ah, oui, oui. Ouais. Alors qu'il y a des gens Ça veut dire qu'il y a des gens En bloquant des centres commerciaux alors voilà non mais commer dire qu'il y a des gens en euh, gilet jaune qui vont bloquer les petits commerces, donc appauvrir des gens qui habitent à 100 mètres, alors qu'Amazon ou d'autres gagnent beaucoup d'argent, en l'occurrence Amazon ne pète oui. pas d'impôts en France, donc euh, donc voilà. ça veut dire que voilà. c'est un peu compliqué comme, comme système. Tristan, tu réponds en deux minutes. ouais alors c'est parti, euh, donc Benoît, salut, euh, bon, ça, je, tu disais que tu euh, qu n'avais pas bloqué les gens qui allaient au travail. Donc, une chose, tu nous dis de bloquer l'économie, donc tout ce qui est fort, etc., etc. Mais si on bloque l'économie, dans ces cas-là, tu peux pas aller au travail non plus. Tu pourras pas manger, tu pourras rien faire. Après, euh, tu dis que la forme... Enfin, euh, tu es d'accord avec euh, le mouvement, mais pas avec la forme. Alors, dans ce là ce que je te propose, c'est que tu te présentes aux... Euh, et que tu te... Enfin... Tu tout au proclame pardon porte-parole ou alors tu fais quelque chose ou tu nous aides tu sors dans la rue mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous critiquent mais quand on aura eu plein de cause, ils seront les premiers à nous remercier je pense bon. ouais, et je, je vais te dire quelque chose moi moi j'ai fait les choses intelligemment c'est-à-dire moi j'ai plein de radars à côté de chez moi j'ai mis de la bombe partout sur Mais là. non c'est pas ça Genoise c'est interdit, interdit. où on prend pas de PV c'est bien Benoît, pas pas PV. Là, ça va pas dans les pougeletas de remerciements tout tous les amis oui mais c'est interdit je te illégal légal Je suis d'accord avec toi Au moins on peut rouler On peut rouler là. Putain, je... non, ah non, non, non non non Non non non Il y a des limites Benoît même. Je suis d'accord avec toi Sauf que là ce que tu fais C'est dégrader les, oui. les biens publics Et Qui c'est un... -ce qui va payer C'est toi bon, en même Mais temps Il y a quelques que... gilets jaunes Qui ont dégradé voilà. la semaine dernière aussi Ou l'arbre nous qu'on fait qu Nous, nous qu'on fait pour les radars Nous ce qu'on fait pour les radars On les filme On les filme On les filme On met du scotch On met même un gilet jaune dessus après le gilet jaune il s'enlève alors que la bombe elle s'enlève pas euh, Benoît Ouais, ça coûte plus cher d'acheter le gilet jaune a augmenté hein. Bon, Benoît merci pour ta franchise à bientôt Benoît merci Bisous, merci, merci merci à bientôt bon. Tristan je t'embrasse à bientôt en Bretagne merci bon courage pour ce week-end faites attention salut Mickaël bon courage en Bourgogne soyez prudent sur la route demain vous allez peut-être voir un un radar avec un gilet jaune c'est un ami d'accord Mickaël bonne route pour demain Merci beaucoup Bastien. À bientôt soirée. et on conclut ah. voilà, on conclut là-dessus notre soirée des gilets jaunes mais c'était juste pour vous dire soyez quoi qu'il se passe, soyez oui, prudent demain voilà. Ah. Il ouais, y aura forcément des gens qui vont venir pour la castagne, il y aura forcément des gens qui vont venir pour dégrader. Voilà, évitons de vous mêler à cela et pas de violence et ce sera très bien. Dans un instant, nous serons de retour avec notre fameux jeune mou que je traîne depuis 45 <rire> minutes. Ouais. je peux vous dire un truc qui m'intéresse donc Parce que ça, là, c'est le plus grandissime <rire> que j'ai fait de ma vie tout de suite. Salut, c'est son prononcé sur énergie vous invite vous les auditeurs de énergie pour une energizing live session chez moi à marseille on va se faire un petit showcase à la con, à la bien un petit comité oh, c'est trop bien gagnez vos places maintenant sur energie.fr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 conditions en magasin et sur alinnea.com. Alors, projecteur Full LED, caméra de recul, park assist, 5 ans Ça va jamais tenir dans mon ma... tout ça. Mais tout est déjà dans la C Atta Rona à 159 € par mois. Eh oh. ah je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV C Atta Offre particulier pour toute commande d'une Atta Urbane 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30000 km maximum. Premier loyer de 2000 € puis 36 loyers de 159 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank, garantie constructeur jusqu'à Cinq ans ou cent mille kilomètres. Conditions sur Seat.fr. Immortalisez votre Sweet Noël en famille dans votre magasin but. Envoyez la photo à coéatenergie.com et tentez de gagner votre shopping Sweet Noël. Trois minutes rien qu'à vous pour équiper toute la maison et gâter tout ce que vous aimez. Jusqu'à 5000 euros à choisir dans votre magasin but. Jouez jusqu'au 7 décembre 2018. Règlement sur energie.fr. Sweet Noël égal de Noël. Téléchargez l'appli énergie gratuite, sans abonnement avec tous vos une préférés énergie et musique en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 Offre de TVA sous forme de remise sur le prix maxi hors option. Crédit auto pour 10000 000 euros empruntés, 2 euros d'apport, 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10000 000 euros, si acceptation par Ford Crédit, voire Ford.fr. L'instant, D'Arty. Je me suis fait une super playlist de Noël. Super Donc si tu pouvais me faire un super cadeau pour l'écouter... C'est Noël chez D'Arty. Jusqu'au 31 décembre, le casque Sonia réduction de bruit est à 99,99 euros ,99€, au lieu de 179,99 euros, soit 80 euros d'économie. Référent WHCH 700N.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 Avec moi il y a pas d'histoire de c'est juste un ami Ah I get you faire avaler que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amies Mais t'inquiète pas je ne doute pas de nous Ensemble on est c'est pas une question de fidélité Le problème ne vient pas de nous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 Avec encore un poli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le temps tu Des ça, en pélides mieux que de ça baloter lui m'en pas de me méfier amie ma petite amie si je t'aime Qui brise sur ta main veux dire que tu m'as partie yeah. je toujours pas quoi tu t'attendais les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis je suis toujours pas quoi tu t'attendais enlève moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit soit pas n'arrive non méfie-toi de tout de tout et de tout le monde on commence un si je te dis méfie-toi de tout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 avec un corps impolite les hommes sont sans interdit de les approcher avec le tempstu embell des mieux clé que sa palté Lim'en veut pas de me méfuyer en femme peut t'amidié si je t'ai vu je suis jeune Quan j'aime je suis jaloé Ça m'a vu que tu m'as mon bébé tu es le mien. la femme de quelqu'un qui si brise sur ta main veux dire que tu m'as il est jaloux je suis jaloux mmh. Mmh. même si j'ai confiance en toi santé, il faut vivre au moins 5 minutes par jour. Avec Coé, vous allez vivre jusqu'à 120 ans. Ça va être long, C'est ça qui est bon. Si c'est C'est quoi ce Je rappelle, je rappelle la semaine prochaine One Man de soir à Rouen oui. venez nous voir et puis ensuite One Man à Lille il y a déjà une date Complé. qui est complètement complète oui. c'est complet gros il faut dire avant donc euh, dépêchez-vous venez nous voir après. après à partir du 14 janvier à Paris à la Comédie de Paris pour venir voir le One Man sur scène on se voit en vrai on fait des photos on s'embrache plus si affinité et en plus le One Man à Paris ce sera à côté de Pigalle oui super <rire> autant vous dire que l'après-soirée va être sympa il <rire> bon, y, y a plein de messages avant qu'on fasse le jeu de mots pourri il y a Raki ja qui m'envoie un message il me dit baba c existe vraiment Ah bon oh, Enric, quand je fais DJ babas DJ Babass Animation Events, votre animateur de soirée Dans l'Aisne, les Ardennes Mais c'est une blague, DJ Babass Animation Je crois qu'on l'avait ouais. appelé euh, il y a 2-3 ans On a vérifié et il y a vraiment un DJ <rire> Babass Il faudrait qu'on l'appelle Ah le contest bon, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Il y a plein de messages un peu de partout euh, Mon souvenir de cohé sur Youtube, nous dit David Tarot C'était la démesure du défi avec le Ice Bucket Challenge Ah ouais, on l'avait fait avec une pelleteuse. Ah oui. Mmh. J'avais fait le ice bucket challenge, j'avais fait venir une grue, ils m'ont déversé 6 ah to tonnes d'eau je crois sur la oui. gueule. C'était frais. Oui. C'était frais, ça ça remettait les idées en place. Bon, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre Kevin Bonjour monsieur Koe, quand est-ce que nous allons manger un kebab ensemble dans le pas de Calais oh Ou Ce weekend écoutez, je sais pas ce que j'ai prévu mais ce week-end, temps pourri dans tout le nord ah de la France. Voilà ah ouais Paris région parisienne oui. la Bretagne voilà tout ça ne prévoyez rien en extérieur les marchés de Noël <rire> les marchés de Noël la catastrophe. Vous j'allais bien y en a Adrien qui dit bonjour toute l'équipe vous parlez de quoi ce soir Bah d'après écoute, oh. écoutez l'émission. Ouais. Voilà euh, voilà, il y en a un qui dit salut Koï, je suis routier et je me tu me mets je me mets des barobides en vous écoutant tous les soirs, je suis du Havre. Ah à... salut qui se l'est mis. Fable jaune, il s'appelle et enfin un Maxime qui me dit salut Corie toute l'équipe juste pour vous dire que je vous adore, changez vos musiques s'il vous plaît, on entend les mêmes toutes l'âge. Les... <rire> non, c'est pas nous qui choisissons. Non, c'est son... pas vrai. Euh... Si donc comme ça, ça met pas mal l'ambiance. Mon dieu, ça met pas mal l'ambiance. Oh là là, ça, ça met ça et ça met M A l'ambiance L E N B I A N C E. Comment peut-on faire 6 fautes dans un mot de 8 lettres Alors, demandons à Bordasse. <rire> t imagines, t imagines, tu Tu écris un mot et tu déjà zéro. Ah la maîtresse, elle fait que je vais pas aller plus loin, hein. Je vais, je vais pas dire la, dire la suite. Ah, là, tu sais peux... que coco en dictée quand j'étais en primaire, je faisais des elle est longue, non, non. <rire> Allez, est bon moins 52 sur 20. Et eh mais, mais, mais encore aujourd'hui. Je suis aujourd sûr que c'est vrai. Allez, on appelle pour le jeu de mots pourri, on se le fait. Attention, okay. attention, concentration. On oh, combien, combien de personnes Attendez, déjà je vous dans un instant je vous écouter les, les chansons de tous les gilets jaunes qu'on a trouvé parce que il y, y a celles qu'on adore évidemment gilet jaunes ah <rire> ouais, ouais je je te te gilets jaunes je <rire> t'ai persuadé là gilets jaunes regarde <rire> oh, regarde il y en a d'autres j'en ai trouvé d'autres dans quelques minutes vous aurez ça mais là il faut que j'essaie de faire un truc je suis pas sûr que ça marche Allez, je, je, allé, quoi. Quoi. Je, je, je je suis pas sûr que ça marche parce que je pense que j'ai déjà oublié l'air mais non mais par vainqueur Non j'ai oublié l'air en deux en deux ouais en, en deux elle est tout en haut, en haut à le gauche, gauche. En en tout deux, deux. Deux, on dirait on dirait ouais. le jeu de la pré mid dilam ai gérer j'avais d' aussi qu'estce qu'on a quoi je fais quoi tu le vas en deux là c'est là bas j'ai oublié l'air et et si j'ai oublié l'air. Tu as répété ou pas euh, euh, c'est bon des mots C'est bon C'est bon, c est c est bon. bon <rire> Tu entends du fond. attention, il faut que je me mette la okay. concentration extrême. Okay. Nous allons appeler 4 personnes. 4 ah. personnes. 4 personnes. 4. c'est pas, pas trois, OK. Les 4 mises bout à bout doivent former une phrase. Cette phrase, il a la pression, est une phrase de chanson. OK. De Comment vous -hmm. pouvez vous en rendre compte J'ai complètement plus l'air du tout en tête C'est <rire> <rire> si, si ça va me revenir si, C'est si ça va me revenir D'abord je voudrais qu'on fasse un bisou à Mehdi Vous connaissez le, notre ami de la sécu Il oui. oui, est, oui. est en vacances voilà c'est ah, ce, si, si vous venez nous voir ici à énergie C'est lui que vous verrez entre autres Ça va, Mehdi ça va et toi Est-ce que tu es en forme très bien, ça va, très bien. Tu es en vacances va, où va Mais en vacances où ah, Mehdi C'est pas très loin, je suis revenu sous bois là. Ah oui, oui. Ah, ah, ouais. ah, ah ouais, c'est ouais, ouais. ça. Euh, ça, ça c'est niveau... exotique. Au niveau du décalage horaire, tu vas t'en remettre quand tu vas revenir ou pas Ouais, va, de la crème aller. solaire. Mais jamais. <rire> Mais dis, j'ai besoin que tu restes avec nous. Tu restes avec nous, nous allons appeler trois oui, personnes. Nous allons tenter de faire quelque chose. Je suis pas sûr, on va essayer d'aller jusqu'au bout, ne bouge pas Mélie. Alors. Nous appelons. Monsieur fait dans un instant, monsieur Moas et monsieur Conner. Oui. Allô monsieur Moas Oui bonsoir monsieur Moiss, monsieur Coué à l'appareil. Oui, bonsoir. Bonsoir, on est sur énergie, je ne vous dérange qu'une seconde, je voulais vous présenter une personne deux exactement. Je voulais euh, vous présenter oui, monsieur Kona. Monsieur oui. Kona, vous êtes là Oui, bonjour. Bonsoir, c'est Coué à l'appareil, il y a monsieur Moiss qui est en ligne. Oui, bonsoir. Voilà, alors je vais appeler votre nom et nous avons monsieur Fé qui est là. Monsieur Fé Allô. Fais. allô monsieur Fé, vous êtes là Allô. Monsieur Fé, vous êtes là Allô coup oui. monsieur fait oui ah quand même à attention à l'appel de votre nom n'hésitez pas à le dire nous avons me dit oui. monsieur mois <coughs> monsieur cona oui monsieur fait oui mais dit mois ce cona fait je' pas mais dit mois score et mais dis moi ce fait <rires> mmh. <rires> dis moi ce je vais me coucher mais un disque ah. est bon allez, allez. allez, allez je prends ma bouteille d'eau je m'en vais comment les trucs allez. Bim, allez, ah. allez à tout de suite avec un coïs en charge bisous bonnes bonne vacances I see you walking with a hippie dance your neon skirted You mentioned something but I don't want to do Oh honey, I do everything for you En public, n'oubliez pas la semaine prochaine Avec nous, Ayana Kamoura Sera notre invitée Et il y aura trois cafés gourmands mardi Dans un instant nous aurons l'appel Georges Brassens, vous savez que nous avons ici chez nous le sosie vocal de Georges Brassens, chanteur de vieux, Georges Brassé, George Brassé nom, <rire> qui est exactement à l'identique et qui appelle Absolument. toutes les salles qui portent le nom Georges Brassens. Absolument, en faisant la moustache avec le doigt, en la avec le doigt ça passe <rire> et le son change Bah, oui, bien sûr. mais vous croyez que je fais pour des mais... là je parle et dès que je mets le doigt de vous ce n'est pas le même bien sûr sur que la moustache appelle la mobilité de la lèvre du haut et d'un seul coup c'est pas le même Alors là, plus bien sûr bien sûr nous aurons dans quelques minutes le coïsse en charge avec quelqu'un qui va nous raconter une histoire le principe du coïsse en charge c'est simple il s'est passé quelque chose vous n'osez pas le dire vous n'osez pas euh, je ah, je le fais pour vous d'accord voilà et je le gère très bien oui j'ai fait oui. un cap de psychologue C'est vrai ici si, si, on peut le faire en CAP Je suis fier C'est plutôt voilà Et ça passe bien Voilà et les gens euh, N'ont pas de problème après Là ce sera une <rire> histoire à mon avis si celle-là Si celle-là j'y arrive Je vais être un champion On se fait des chansons Spéciales Gilets jaunes allez. Oui. allez allez on y va C'est la, la soirée évidemment jaunes, Tu la vous le connaissez eh Gilets jaunes Demain les gilets jaunes, eh gilets jaunes Faut danser le petit Faut danser ah ah. le petit ah, Je dans crois qu'il dit petit. ça ouais Faut danser le petit Demain les gilets jaunes Faut danser petit dans c'est le, le petit alors il y en a d'autres attention tout n'est pas de grande qualité on a on a on s'est baladé <rire> sur le web voilà je mets mon gilet jaune je mets mon gilet jaune je suis au tour avec mon gilet jaune voilà le petit jaune Je vais manger okay. le jaune, on fort On rejette La paix Mais c'est prix Du pétrole De l'essence Vous voulez qu'on l'aille au vélo quoi Oh merde Je vais <rire> manger le jaune Je vais manger le Je vais manger le jaune Voilà, vêté dans Ah là, voilà Il <rire> oh, y en a d'autres Après c'est plus sur Macron Oh Macron, ciao au oh Macron, ciao Oh, Macron ciao, Macron ciao, Macron ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. On est dans la rue, parce qu'on n'en peut plus. De toutes les taxes, on n'en veut plus. Un gilet jaune, c'est bien plus joli que la misère que vous nous offrez dans la vie. C'est comme un soleil, une journée d'été. La France va se réveiller. Oh, hey! Oh, Macron ciao. <rire> Oh Macron oh, Elle est pas mal Elle est ah, pas bien faite Déjà il chante juste, il chante oh, juste. On, il on est dans la rue Parce qu'on n'en peut plus De toutes les taxes On en veut plus Et Si le pouvoir C'est que vous l'avez élu <rire> Il y en a d'autres Celui-là il est terrible hein. Attention Claude François Ton gilet jaune Ton gilet jaune Lui il est terrible Ton gilet jaune voilà. Avec ton gilet jaune Oh c'est fou. On va bloquer la France. Oh là là, là, là, Après il, il oublie. Gâteau, il s'écale. C'est la pertinence. Pertinence. Pertinence, c'est la fête. Va falloir que ça fête. Là il est plus dedans. Là. On va bloquer la nuit, le jour, samedi et toujours. <rire> wow, avec un gilet jaune. Souris, on est gilet jaune. Ah Jaune. Allez, tout seul jaune. Jaune. Allez, toi tout seul jaunes, On va bloquer la France oh. Macron à l'Elysée On va encore payer Samedi, nous on bloque Le gaz doit se débloquer On bloque le roi à la nuit Le jeu, samedi et puis le jeu wow. Oh là là Avec Il y, y croit, j'y wow. referai encore J'en sais pas, il Ah. Ah, gens donc <cười> jaunes, allez j'en ai d'autres Allez j'en ai d'autres à la maison Allez les jeunes allez Fais le c'est pas le moment Allez les jeunes à la maison Allez les jeunes allez Fais le c'est pas le moment Allez les jeunes comme ça mais jamais jamais comme jamais comme jamais <cười> seconds a mass Je suis pas, je passe, lolou, mais le tiers a pas de tiers Je comprends que tu sois à bout, tu bosses comme un fou mais ça ne fait pas tout. On veut pas de cadeau. juste arrêter de nous presser comme une soupe. Bonjour les ne se pas compte l'addition est salée, ça, ça ne peut pas aller. Euh, euh, Scandalisé, l'impression d'être dévalué. On a marché sur les Champs-Élysées, crions manuels, on n'a pas besoin les deux. Bouts des bounsouder Pas la disquette, on la connaît Mani, tu n'as plus d'abonnés Sois sûr qu'on va pas désonner oh yeah. C'est ah, la vore là-dedans Le jour et la nuit Le jour et la nuit Sous le froid et la pluie des prêts pour taxer comme jamais Si tu l'animes, sure. l'ami, les taxes Nous assassines qui nous rend triste Nous animes, il faut agir Y'en a marre de leur blablabla bla bla. Dan c'est comme jamais Dan c'est comme jamais C'est comme jamais jamais gilet gilet jaune on est à propos du comme les gilets jaunes gilet jaune gilet gilet gilet gilet jaune à propos du polo lo comme les gilet jaune du polo Je suis okay, c'est de la merde ça. Donc alors... Alors, mon préféré moi mon préféré c'est le deuxième. OK. Oh ouais. ah bah... ouais. On va prendre le vélo. Cool, Je vais manger le jaune. Le monde mange le jaune. Je suis au tour avec moi le Ça c'est vrai que c'est des slogan Va laver tes jaune avec ton gilet jaune Voilà dans un instant Nous appellerons la salle Jean-François Dans un instant le coût est en charge et c'est une belle émission Tout à l'heure 20h lorique au chaud c'est vendredi J'espère que vous passez un bon moment dans la voiture Soyez prudent si vous êtes sur la route Faites attention tous les radars n'ont pas un gilet jaune qui masque le truc Allez-y doucement et continuez de nous écouter en podcast c'est ceux qui nous écoutent avec la pire partout dans le monde Je vous fais des bisous truth Peut-être nombreux être en voiture euh, sur les routes On apprend selon les chiffres de 2017 Que dans le monde Il y a 1,350,000 personnes mortes sur les routes L'année dernière, 1,350,000 personnes à l'échelle du monde, le risque de mortalité routière Est plus élevé dans les pays à faible revenu Notamment c en Afrique, il y a plus de 26 morts Pour 100,000 habitants, ce qui est énorme mmh. Et le plus bas en Europe, chez nous, 9,3 morts Pour 100,000 habitants En France, en 2017, il y a eu 3,690 morts Ce qui est beaucoup trop Et alors C'est beaucoup moins qu'en 72 Où il y a eu 16,000 morts sur mmh. les routes de France Parce qu'à l'époque wow. les voitures étaient moins sûres et il y avait plus d'accidents et comme les voitures étaient moins sûres, il y avait moins de limitations etc Il mmh. y, y avait pas de ceinture, on fumait des clubs ah, la vitre ouais. fermée, on pouvait, on pouvoir, pu... on pouvait on boire au plus... volant. On voyait ouais. plus les routes, on pouvait picoler, il y avait des pétards, tu pouvais les rouler en conduisant et résultat 16000 morts les amis. Faut dire qu'à l'époque en 72, tu roulais sur une départementale à 70 km heure tu percutes un manot de point... un manot de plein fouet, t'es mort. Oui, ah oui. Vu la sécurité des bagnoles qui était morte dans un instant la suite, on sera de retour, spécial Georges Brassens. Oui.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 66 millions de nouveaux messages. Bonjour, c'est Discount J'aimerais une PlayStation 4 en un un bateau audio, un... une machine expresso à chauffe de un ordinateur un... portable un, un plat, aspirateur une... robot, un, un mixeur. Profitez dès maintenant du Nord et la volonté sur ces discounts jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci, Merci, c -discount. C -discount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 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Waouh Merci à vous, d'être nombreux sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, Koy officiel sur Facebook. Pareil, on va fêter les 3 millions dans 2 mois, je pense. Dans 2 mois, tu penses mois, a dit. sens bien moi. Un peu plus. Non Tu verras. Tu vois, on est à 3 915 000, tu verras. Non, projet, 2 oui. 000 915 000. Écoutez, les chiffres euh, euh, hein, Ah bon, bon alors <rire> euh, les chiffres bon. Vous avez compris l'idée de ce que je veux dire c'est le principe. On n'a euh, pas parlé des Miss France 2019, donc oui. j'ai euh, je les ai sous les yeux, ces demoiselles. Oui. Supplément le Figaro magazine. Mm -hmm. Je vais être très honnête, elles sont toutes très belles, je oui. Mais oui. Petite préférence, j'aime bien Miss France Comté. Mhm. Mm Miss Haïti est très jolie. Oui, Miss Nord pas de calais la sœur de Varan, ouais. je la trouve très belle. Miss Réunion est belle Languedoc-Roussillon. Provence elle est belles, mais elles sont belles toutes les ans en Provence. Oui mais oui, tous les ans celles qui sont belles en photo, elles deviennent moins belles à, à, à la, la télé, télé. et viser ça. Pas. Miss Bretagne, elle est Pourquoi comment quest tu dis toi Non mais c'est vrai, il y en a plein qui disent elle est super oh, belle mais quand tu les vois en vrai, tu fais tu ah, elle reste belle mais c'est ah non, finalement c'est elle la plus belle. Ah, ça me fait ah effet vous? inverse. Ah, ouais. Et qu'est-ce qu'on dit de toi, ah, ouais, Jeff <rire> est, est, est plus beau à la radio euh, ça je, ça, je, ça, Attendez, je, je me demandais Miss quoi Miss Bretagne. Miss Bretagne, ah, ouais, je, bref je bref la bref vois bref pas bref. mec. Langue de croucillon moi je l'ai dit. Alors voilà. J'ai Pyrénées, j'ai Nord pas de calais elle est au au bar c'est le Michel. Je moi Loïc. donc attends. Elle est où Miss Bretagne Loïc, Loïc, je le cherche. Oui Loïc. Non, je la vois pas. Excuse-moi, où je suis con ou tu pas de lunettes en fait. Non, je vois tout. Ah non, ça va. Je la vois pas. Ah, c'est c'est caché. Ah oui, d'accord. Pas ouais, vu jolie, une Paris. petite blonde, jolie euh, Miss ouais. Missy... Non, il n'y a pas Paris, il y a Ile-de-France Ile ah, J'ai ouais. pas eu Ile-de-France ouais. Paris, c'est peut-être elle, non Par... Peut-être Paris Franchement, France. elles sont toutes très jolies Moi, je vais vous dire mon sentiment Mon sentiment, sentiment d'homme, de garçon Je trouve qu'elles ont toutes Un petit peu trop Le stéréotype du même physique Même taille de fesses même taille de cuisse Même taille ouais. de sein ouais, c'est la mode Oui, mais j'aurais presque envie Que les Miss soient Évidemment, attendez, on s'entend, je vais pas jouer le démago qui dit « oh ça doit être monsieur et madame tout le monde ». Évidemment, si tu mesures, si tu pèses 130 kg tu vas pas être Miss France. Oui, mais plus de, mais de il pourrait y avoir un tout petit peu plus de diversité parce que les femmes ne sont quand même pas toutes comme ça. Est-ce que c'est pas dans les critères justement de ben, sélection Il pourrait peut-être de... y en avoir une qui aurait un peu plus de gros seins, excusez-moi, euh, un peu plus de fesses, de un forme, peu plus de même. hanches, oh, un peu de plus forme, de oui. forme. Parce que je trouve que là, elles sont toutes très belles, mais euh, c'est quand même ouais, un, un euh... type de femme qui qui très très ouais, particulier c'est ouais. très filiforme c'est pourrait peut-être être un tout... je trouve que vous ne manque cruellement de ça voilà je l'ai ouais, lâché oui. je l'ai lâché je le dis Au on est, est dans, on est dans le 85B Je n'ai rien contre mais un petit peu je... plus de diversité, c'est ça que je veux dire. Élargir en fait. Non, ouais, non, non je ne permettrai pas, je les connais pas. Non. Mais vraiment <rire> Non, mais vous voyez ce que je veux dire. compris oui, je trouve que bien ça, bien ça manque un petit peu de forme et je trouve que des fois ça peut une des femmes peuvent être très très belles avec un petit peu plus de hanches, un petit peu plus de fesses, ouais. ça peut être très ouais, joli c plutôt joli. que cette la catégorie un peu trop euh, un peu trop Poteaux, euh, élargir les critères. J'avais compris. Voilà. Non mais elles sont toutes très belles mais je trouve qu'on pourrait peut-être non, je Oui, c'est vrai. Petit, Et tú. pourquoi, euh, c'est quoi, c'est plus d'un mètre <cfrei> 70 c'est ça Oui, ouais Bah pourquoi il y a pas un mètre 60 <céquipé> Je sais que tu veux participer <rire> de... Y a 3, t d'autres de... <rire> critères que tu veux qu'on modifie pour participer, tant qu'on n'y Bah là, il y a des formes, hein <rire> <rire> Non mais Écoute-moi, Michonne Non mais parce que je pense qu'il y a des critères où c'est vrai que Mais c'est un mètre 70 dix Je sais plus, c'est plus d'un mètre soixante je crois minimum, ouais Oui Attends, je regardé Bah je sais pas les mannequins souvent c'est un peu grand je sais ouais, pas c'était je... 70 75 ouais. Non mais ah oui non pas 75 attends il faut tout à mettre 1m80 1 12 1m93 1 m l'élection du gien vert c'est démissif ça sont très sont et gros, et grandes ouais. non, on a déjà reçu elles sont très grandes oui. alors j'ai il faut avoir entre 18 et 24 ans et faire au moins 1m70 On voir Qu'est-ce qu'on d'autre comme critère Bah c'est tout. Alors, il, y a, il y a pas le ah poids. Non, il y a un style de vie irréprochable. Ah, ouais, il, <rire> il y a pas le poids. ça m'étonnerait bien qu'il y a pas le poids. Passer le quiz, de... faut que ce soit en passer adéquation avec la taille. <rire> c'est ouais, ce bon si et... en IMC je en IMC, ouais, IMC Ah oui, d'accord. Bon, c'est le extérieur. poids et danse, une façon élégante ouais. de ça, dire pas plus de d'accord. On va passer le quiz de culture générale et il faut faut savoir parler. Enfin le test de culture générale, on l'a vu hein qui a chanté thriller Michael Jackson Il faut faire preuve d'altruisme, de tolérance, d'optimisme il faut comprendre cette phrase. On Qui est le premier ministre Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai On y va, on fait l'appel à la salle oui. Georges Brassens Allez, je suis Georges Brassens oh, bon Sosie officielle de Georges Brassens Il y aura le coïs en charge dans un instant oui. Où quelqu'un a fait une horreur Et on n'ose pas le dire, je m'en occuperai Mais pour oui. l'instant, on place à la chanson française Et il y aura le qui qui roule aussi Merci, vous voulez jouer avec nous Allo Oui, bonsoir, c'est la salle Georges Brassens Oui Bonsoir, Georges Brassens à l'appareil Euh, fan inconditionnel et fauve de Georges Brassens. Mm -hmm. Voilà, fauve officiel re reconnu dans le monde entier chez moi et je vous offre voilà la possibilité de me recevoir, pour ça que je vous appelle en concert dans votre salle qui porte mon nom. Ah. Euh c'est une demande auprès de la mairie pour ça monsieur. Alors, je vais faire une demande de ce pas auprès de la mairie. Vous n'avez aucune décision ou aucune responsabilité vous-même. Euh, Peut-être que vous pouvez appuyer Ma candidature de Jean-Tiens. Je... Euh d'un en fait, okay, j'ai je, eu un jeune chanteur euh, talentueux et hop vous vous m'aider à avoir le la salle. Mmh. Euh, mais non, moi je suis juste employé en fait, donc euh, je ne peux pas faire ça. Bien. Alors, je vais donc vous présenter quand même de une ou deux petites choses. Vous m'écoutez. Oui. Je vais vous faire le répertoire. De Georges Brassens, c'est évident, mais comme je suis plus tout jeune, il est possible que je perde mes dents. Il y a un petit risque... <rire> oui Vous, vous oui. aimez vous pleurez, vous pleurez de joie Non, non, je ne pleure pas, non. Vous pleurez de bonheur, peut-être euh, Non, non, je, je, je pense qu'il faut que vous... On est une deuxième. Écoutez-moi bien, cette chanson est pour vous. D'accord. Si jamais je fais ce concert dans cette salle qui porte mon nom, je ramène tous mes supporters, mais après j'encaisse le pognon, je vais le faire. Je me finis. Je... Alors, vous, vous validez ou pas C'est pour ça que c'est important que je vous dis... Je valide, je vous encourage, monsieur. Vous il faut que fait, vous déposiez une vous demande en fait auprès de la mairie. Une dernière, pour vous, pour vous remercier de votre joindier, c'est votre bien -séance. Il me faut une première partie pour que la fête soit complète, mais pas un sosie de Johnny. Si j'en crois un, il pète la tête. Je me dis qu'elle me chouille aussi. Je merdais la fin. Je merdais <rire> parce que j'ai sensé une ligne. Est-ce que c'est le track, euh, la casting Voilà. Alors C'est très bien, monsieur. C'est vraiment très bien. Mais maintenant, euh, je, je dois retourner le travail, donc euh, je vais vous laisser déposer une demande auprès de la mairie. Euh, et puis, on vous accueillera avec plaisir. Voilà. Eh bien, je vous remercie euh, et je, je vous souhaite un bon week-end. Vous, vous, vous ah. l'ai jauné ou pas Oui. Vous gilets jaunés, très bien. Oui. Vous gilets C'était des signes pour qu'ils comprennent. ne te regarde pas, là Si, Angèle... C'est quoi C'est quoi, Bichette Des fois, quand je pense à cette semaine de réalisation que j'ai vécu j'ai envie de reprendre le thème de la chanson d'Angèle et de tout oublier. Bienvenue sur Énergie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 Pour y croire il faudrait tout oublier tout oublier. On joue, mais la jetre jouait jetre Ce bonheur si je le veux je N'existe pas sans son contraire une jeunesse pleine de sentiments L'ennemi est inconditionnel Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul Vieux souvenir comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout, il faudrait tout oublier, tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. tout oublier On joue, mais là j'ai ton, ton jouet Ce bonheur, si je le veux je l'aurai Laisse-bien ne plus à la mode, pas compliqué d'être. Laisse-bien ne plus à la mode, pas compliqué. Que laisse plus à la mode, pas compliqué d'être soit si juste heureux, si tu voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que tu perdu ce que tu avais ce sans soit juste heureux si tu voulais tu le serais tout et voudrais tout On croire il faudrait tout bonjour mais là j'ai ce bonheur si je le veux je le tout et voudrais tout oublier Toujours, toujours. Toujours. Mais là j'ai Si je le veux, je l'aurai. plus la c'est pas compliqué, that's love. plus amour, c'est pas compliqué. It's plus amour, c'est pas compliqué. C'est juste heureux. si tu voulais, je le serais. Ouais, salut Ricocho. Merci d'être nombre avec nous tous les soirs. Bonne route si vous êtes là. Il y a toute l'équipe qui est avec nous. Il y a Rico, il y a Stouf, il y a Bordas, il y a Montchef, ouais. ça va Jeff Ça va très bien. Tu boulottes depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, je suis Depuis tout à l'heure, je te ah. vois la la mastication en avant. J'ai un je suis une gomme. un chewing-gum chewing Donc on mâche à l'antenne par politesse pour les gens, pour pas respect d'où on mâche du chewing-gum. Bah, des des bah chewing si tu l'avais pas dit, personne l'avait vu. Bah si on aurait entendu. Non, parce que je suis très discret. Non, non, non <rire> vois, vu mâcher son chewing dans le public. Ouais, des poucaves ah Ouais, <rire> c'est des poucaves avec une bonne vue Qu'est-ce que tu veux que je te dise On a charley qui habite même ici dans le 91 Comment ça va Shirley Ça va Ça va ma belle, Bonjour bienvenue Koué. Bonjour Bonjour bienvenue. Shirley Bienvenue dans le COE sans charge Avant que tu me racontes ton histoire Je voulais juste vous dire qu'on cherche une famille Pour le qui qui roule, avec quoi gagner ce touffe Une Nintendo Switch Vous voulez la Nintendo Switch <rire> Non, arrête ah, ah, Vous voulez la Nintendo Switch Vous pouvez la gagner la Nintendo Switch Tout simplement en vous jouant avec nous 0870 42 48 Je veux du papa de la maman, des enfants à l'arrière, ou de la maman, de la maman, des enfants à l'arrière, ou du papa, du papa, des enfants à l'arrière en Vous avez compris, il faut des enfants à l'arrière voilà. Bon par contre, si vous êtes un, un gars, vous avez pris des enfants pour jouer, non, <rire> non, non je veux la que la ce place, soit les vôtres Pour que ce soit les... légal <rire> C'est qui à l'arrière, je ne sais pas, je les connais pas, j'étais pris en stop, vous êtes qui <rire> J'ai volé la voiture, je vais dire qu'il y a les enfants de <rire> temps <rire> Il les gamins, on s'est dit, on va peut-être prendre une switch en même temps hein, ouais, pas pas bon cas, bon. Cas, Je vais appeler Koei Shirley, donc je t'écoute, qu'as-tu fais Le Koei sans charge, en gros, le principe c'est d'appeler quelqu'un pour essayer de d'avouer ce que tu n'as pas fait. Est-ce que d'abord ce que tu as fait, c'est quelque chose qui, qui qui peut énerver ton chéri Ouais, ça peut l'énerver beaucoup parce que euh, il adore ça en plus. Ah. Ton chéri s'appelle comment Mon chéri s'appelle Roland. Et tu t'appelles Charlie. OK. D'un côté on est dans le Kentucky, ah ouais. de l'autre on est dans la Nièvre quoi. Sérieux. Charlie, Roland, Roland. Charlie, voulez-vous prendre pour époux Oh là ici présent. Roland, voulez-vous prendre Charlie <rire> Incroyable, Roland Gillard Roland. Bon non, il a 51 ans ah oui, D'accord ton ouais. chéri a 51 ans mais t'as quel âge Moi j'en ai 33 <rire> On dit d'on aime les gueux <rire> alors non, non, non, ah, bon, non. Non. Eh ben Shirley, eh Shirley qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi cette séduction Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres Tout <rire> Mais l'âge n'a pas d'amour, vous voyez les amis Non, l'amour n'a pas d'âge L'amour n'a pas d'âge, Jean-Luc l'a dit mais des fois trop <rire> Trop, trop, trop Donc alors qu'est-ce qui s'est passé Non écoutez parce que l'histoire l'histoire est quand même hallucinante Qu'est-ce que tu as fait et eh ben mon mari a dit Noël et du coup euh, il nous a fait une déco superbe dehors de, de la maison ça c'est un euh, bon, rêve les déco ouais. les, il a mis des guirlandes des sur les sur la maison des guirlandes ah, il a mis des à l'américaine tout autour de la maison à l'américaine est-ce est qu'il a mis le fameux Père Noël qui pend de la fenêtre en tissu ah, tout pourri là Non mais il a mis des billes, il a mis des étoiles, il a mis de la fausse neige, il a mis un sapin de Noël, des guirlandes tout autour, des guirlandes qui font danique, tout. Oui, tu vois, j'ai l'image parce qu'il y a des gens qui mettent arrêtez de mettre ce Père Noël parce que vous savez quoi Moi j'vous voyez le Père Noël qui rentre, moi j'ai l'impression que c'est le Père Noël qui veut se barrer, qui se casse. Tu sais, j'ai l'impression que c'est le Père Noël qui a fait l'amour avec madame, le mari vient de rentrer et il attend et il attend, il est là il est parti plan. c'est le mari cocu vient de rentrer. Chérie, j'ai entendu bruit, tu as le Père Noël Disney, ah, dans le ciel mon c'est très bizarre ce père noël qui pendouille et la fausse neige blanche c'est une fausse bonne idée parce que quand il pleut deux trois fois dessus elle est plus blanche' temps ouais et bah d'ailleurs il a plu aujourd'hui c'est ah. mais bon ah oui, ah oui enfin bon et donc enfin, euh... jusque là tout va bien il y a les petites lumières c'est éclairé comme aux ouais, états unis Jusque là tout va bien et puis bon bah moi je commence à préparer noël donc euh, je, je suis en train de faire des petits gâteaux et il y en a un vieux four dans le dans le garage que j'ai branché pour pouvoir faire beaucoup plus de gâteaux. Mm -hmm. Et j'ai tout fait sauter. Ah <rire> Mais il a tout fait sauter de quoi bah, Tout fait sauter, c'est déco, en fait. C'est possible, marche. ça On peut avoir un truc de surtention, un problème qui fait tout péter Bah, s'il ouais. n'y a pas de protection. Euh bah, oui. ouais, apparemment, parce que du coup, j'ai tout fait Tout fait sauter Tout oh. fait sauter coup, euh, oh, ouais. Il va péter les plombs, je pense. Ah ouais, il arrive de c'est pas encore. Et on fait déjà fait, non, fait lui encore parce qu'il est au boulot, il rentre assez tard Alors, euh... Très bien. Donc je suis euh, qu'est-ce que je pourrais être bah, je, je suis coï. ou je ouais, ouais, t es t es coué. Coué. Bah, Ah, ouais, tu es ah, oui, ah, oui, oui. coï. <rire> oui, <oui, c> <rire> en fait, ouais, c'est pas le ballon ton patte là. On ira appeler Roland immédiatement. Mais ça se répare pas, Bah non, si si, ça va pas se Ah, c'est chaque lumière là. Oui, tu pas griller toutes les Allô Roland Oui, Salut Roland, c'est coé à l'appareil, on est sur énergie, comment ça va Roland Vous êtes Kohé. Je suis coé like je, eh, je suis avec ta chérie, euh, qui s'appelle évidemment Shirley. Euh, par téléphone. Hein. Voilà, par téléphone, oui, ça oui, ça oui, ça oui, oui, oui, oui, oulala, pas de ça chez nous. Ah oui, oui. Alors, ah oui, que... Ça va Roland Oui, ouais, ça va. Shirley, fais-lui un petit bisou. Salut chérie. Alors Roland, oui, on se tape oui, une petite jeune Bon, ça c'est autre chose. Je ne pas pour ça Roland, je voulais pas pour ça. Moi, je non, pas Roland euh, oui. Oui. Alors, Il se trouve que ta chérie nous a appelé Pour nous faire partager un truc Et là avec le Oula. public on s'est dit Oula, oh, Oula, Faut, faut qu'on appelle Oula, Oula. Roland Elle nous a dit tu adorais Noël ah, J'adore Noël Une ah, Je suis comme toi C'est marrant, j'adore ce truc là Et elle ah, me... Moi j'adore ça, en plus je suis élevé Donc j'adore Noël Mais qu'est-ce que tu Pourquoi préfères dans Noël ah ben, Moi j'adore les tout ce qui est illumination Tout ce qui est ampoule, tout ce qui est clignote que tu as alors je vais j'ai posé la question mais tu as pas mis toi a, non a, tu tu dit elle m'a répondu je crois mais tu n'as pas le Père Noël qui pendouille de la fenêtre hein, ça y est pas lui. Non, on l'a pas. Non, non. Non, non, non, non. Alors bah, les, les renes qui s'illuminent à l'extérieur, tu as ça Oui, j'avais ça, oui. Il y avait un renne, tu sais des jolis des fois ah ouais, Et bon donc ouais, tu as ouais, fait ouais, les ampoules les, bon les ampoules qui font tout le tour de la maison Ah oui, oui, mais moi je, je mets la totale moi. En général quand je fais ça, je fais la totale T'as mis combien de temps pour faire tout ça ah, Oui c'est vrai, combien de temps ah, J'ai mis 2-3 jours Ah ouais quand même, bah, il faut tout brancher t'imagines ah, Ça prend bah, du temps, oui, c'est énorme bah, oui. Et, et euh, ça rend bien Ah ben en général oui Là là je peux pas je peux pas te le dire Parce que je, je suis pas chez moi, je suis encore au boulot Alors c'est là la ah, est justement Est-ce que tu vas revenir chez toi quand Oh, vers 22h30 23h alors, alors et là tu ouais. vas rentrer et hop le paysage la maison, la, la maison est éclairée ouais. ah bah, normalement oui c'était très, très, très, très beau, beau c'était très beau et bien ça va ah, changer ouais, de paysage ouais. ce soir ah. alors <rire> changement Roland <'ambiance>. bon, <rire> <rire> il, il, bon, il se trouve que ta chérie nous a dit qu'elle avait fait des gâteaux content c'est cool des gâteaux oui ouais voilà donc des gâteaux conserve et elle a utilisé le four du bas, c'est ça, Charley Oh, le four du garage Oui, pour en faire plus Non Si Oh, putain, mais, mais ça marche pas, cette merde, bordel Pourquoi C'est une grosse merde ce... Bah, une merde, ce four, ça marche pas elle Bah bon, tu l'as gardé Pourquoi tu gardes un truc bah, qui marche pas Ça fait à chaque fois, putain Oui, mais ah, pourquoi ah. tu le gardes Ça t'attend bien que t'en parles Bah parce <rire> que j'ai pas le temps de le jeter ah, <rire> J'ai je déjà dit, les résistances sont mortes, il faut pas qu'elles s'enferment Ah Oh, putain Attends, euh... non, me, me dis pas qu'elle t'en est servi quand même. Alors, non, alors non, si, alors si. Le gâteau, il les gâteaux étaient cuits sur les ou pas du tout Euh non. Il <rire> y a non, pas non, les gâteaux non plus. Gâteaux. Merde. Alors, non, alors. C est c est pas mais c'est ça. putain. Si, alors mais c'est pas le plus grave puisque oh. les gâteaux sont pas grillés, mais oui. les ampoules oui. <rire> oh, putain, mais il y tout un truc, a plus de lumière, oui. Oh, T'es électricien, c'est pas grave Ne t'en sert pas du tout, putain, il marche pas Alors oui, et mais, mais il marche pas, en mais tu n'as plus du tout de lumière de l'extérieur de la ouais, maison, c'est ce qu'elle voulait dire. Enfin, ouais, ouais. euh, J'ai plus mes, mes, mes, mes trucs dehors Avec Non, ça fonctionne. fonctionne pas, et j'essaie de débrancher une, une guirlande, la brancher ailleurs, et ça ne t'arrive Ah Oh putain, le différentiel ne remonte pas ramé. du tout Non Ah oh putain mais c'est pas possible alors Mais je t'ai dit Je vais le foutre sur le bord de la route Comme ça un va ramasser Et puis ça va être de la biffe Tu veux mettre ta femme sur le bord de la route Dans le four Ah le four J'ai entendu si ça continue Je vais te foutre sur le bord de la route Je vais quand même gonfler pour des <rire> ampoules Sur le bord de la route je, je <rire> Le la route, met, va le ramasser Ça va faire de la biffe Ça commence à bouffer ça Putain Ça fait trois fois que tu le fais ce truc Bon alors Le four c'est une chose Les gâteaux c'en est une autre Mais il y a plus d'ampoule ouais Ah ben c'est ça le problème C'est qu'il n'y a plus voilà. d'ampoules On voit plus ma maison On ne voit, <rire> fumée, et puis, et... On voit plus rien Ça ah, part d'une bonne intention Deux-ci jours <rire> Mais la nuit moins On va être honnête À euh, moins nuit. bruyé Putain mais tu chies là. Putain mais c'est pas possible, ça Au moins il y a un avantage La facture EDF serait moins lourde Non non non Oui non mais ça c'est sûr que je fais je... Ah oui L'économie Et moi j'aurais voulu qu'on le ma maison Parce qu'elle était belle ma maison Avec tous mes dirhams et tout Mais elle reste belle Mais des bougies Non mais on la voit plus On la voit plus Il n'y de lumière Mais tu, tu vas les réparer tes électriciens Tu vas trouver le truc Ouais oui Ouais oui Je suppose Je suppose Je suppose Je qu'est-ce que c'est que cette voix il a les boules Tu vois Charles, ça ah, c'est oui. les mecs de 51 ans. Ah, ah, oui, mais... ah, oui, ça comme... ça, ça, ça oh, eh. Tu vois, tu aurais eu un mec de ton âge, j't'aurais dit "Tu m'emmerdes, t'as pris Roland Et oui, Roland, je te fais un gros bisou, c'était pas si grave que ça. Charles dit lui que tu l'aimes vite, vite vite vite Non, je t'aime, je t'aime. prends plus d'intérêt maintenant. Non, mon petit l'ego. Je t'aime beaucoup plus maintenant. Bah oui, il y a plus rien, je suis dans le noir là, mais Je suis dans le noir. Et ben Roland Roland, dis-toi que c'est un avantage C'est quand tu rentreras ce soir chez toi La seule baraque dans le noir, c'est la tienne Gros <rire> bisous voilà. J'aurais du mal à la trouver <rire> À bientôt Dans un instant, le kickyroule Pour finir la semaine, pour finir l'émission Une famille au téléphone, vous êtes avec nous Il y a des cadeaux à gagner, il y aura le ricoche juste après Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie Parce que vous entendez les plus gros toute la journée mm -hmm. toute la journée Whoa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 Offre soumise à condition, engagement 24 mois, 193 euros avec la reprise de votre mobile. De ça match. Alors comment ça se passe chez Sport 2000 mille Dans notre magasin de Jaïa, c'est que du bonheur Antoine Griezmann. La preuve avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre par exemple, la doudoune homme Sun Valley est à 79,95 euros, soit 50% de remise. Ça match. Joyeux Noël Antoine Griezmann. ça match. Voir condition en magasin.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 Vous avez 66 millions de nouveaux messages Bonjour c'est Discount, c'est J'aimerais une Playstation 4, en bateau mobile Un casque audio, un... une machine expresso, un smartphone un tapis, Une paire de baskets, un ordinateur un... portable, un écran plat Un aspirateur une... robot, un music Profitez dès maintenant du noeud et la volonté sur ces Cdiscount Jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite Merci Cdiscount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 Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4000 euros. Pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable, réservée aux particuliers. Conditions sur Opel.fr. Avec Conforama, Noël est plus beau. Pour faire un cadeau trop cool à Noël. On vous propose le PC portable Asus 14 pouces à 199,99 euros, soit 30 euros de remise. Pour un Noël 2.0 à prix Conforama. Conforama. Jusqu'au 24 décembre. Magasin ouvert dimanche. Liste et conditions sur Conforama.fr. Camam, son nouveau single Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, disponible dès le 7 décembre.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 Pour DVD et avec énergie.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 Colplay Le meilleur de Colplay en live Live à Buenos Aires Live à Sao Paulo Et A Head Full of Dreams Le film retraçant leur histoire Disponible en version collector CD, DVD Colplay, disponible maintenant Non, non, non. Eh, hey, ça va Réveille-toi oh.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 est le seul animateur qui te réveille en fin de journée. Monsieur Kikri oui oui oui, c'est à vous. Merci monsieur. Oui, c'est bon, racontez. 17h 20h. Oh c'est quoi est sur les gens J'espère arriver vers 12h, j'espère que ça va, et que vous êtes en pleine forme finir l'émission dans quelques minutes le public s'arrête net personne ne va croire que c'est un vrai je, je voudrais juste vous dire deux trois petites choses dans un instant nous aurons les gagnants qui grâce à but vont vivre une deuxième expérience comme ce matin trois minutes lâché dans un magasin but fermé quelque part en France il y en a 300 de toute façon donc c'est celui obligatoirement qui est côté de chez vous donc euh, et vous irez vous avez trois minutes dans la limite de 5000 euros je l'ai fait ce matin avec la famille je ouais. peux vous dire que 5000 euros en trois minutes pour les atteindre Ah, C'est pas évident oh, Tu non, peux y non. aller hein. Ça, ouais, pareil, ouais. Ça, Un aspi Je vous les voyais En train de prendre un Aspie Des trucs 170 euros 200 euros oh, Etc Et oui, ouais. puis en vu. plus 3 minutes, ça passe vite hein. Mais ils étaient malins ce matin Ils sont allés ah. 5000 3 minutes 5000 oui. Ils étaient ils avaient repéré Ils étaient venus oui. la veille C'était des stratèges Mais rien n'interdit De venir repérer effectivement. Bien sûr. Ah bah, Et hop vous venez ratterré. repérer Et moi dans la nuit Je change tout <rire> Je mets le rayon literie à la place de l'électroménager. Et là, vous êtes là, fait... je suis perdu ah, Vite, deux minutes, deux minutes trente <rire> Bon, on verra ça dans un instant, mais pour l'instant, quitte à distribuer d'ailleurs du bonheur, de l'amour et des cadeaux, on a la famille Ablin qui nous écoute à Amiens, ils sont en voiture pour le qui qui roule. Comment ça va la famille salut, salut, Thoé, salut les tifs, ça va Est-ce oui. que vous allez bien Nous avons dans la voiture Greg, le papa. C'est ça, salut, salut, ça va bien Comment était la journée oh, fatigant au boulot aujourd'hui. Bah oui, tu vois, fatiguant, qu'est-ce que oh, t'as ouais. fait Ouais, moi je suis technicien en distribution machine à café <rire> tu, tu distribues les machines à café euh, Non je les répare C'est bien C'est important ah, ah, ah, Laura. Je viens réparer la machine à café Bonjour Allez, oui. Ça va Laura Qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis comptable Très bien Laura Tu as passé une belle journée Très bien Bon nous avons Noah qui a 11 ans Ça va Noah Oui <rire> Pardon <rire> de déranger hein. Mais Noah est en pleine forme Oui, oui. je suis en train de jouer oh ah Noah ça a été ta journée toi Très bien D'accord et vous avez un autre enfant Moi je l'aurais appelé Yannick Ça aurait fait une bonne vanne Yannick t'en table ouais. Mais bon Vous avez décidé de l'appeler Léna Moi marche moins bien Léna Ça va Léna Oui C'est la même que l'autre Quoi J'ai l'impression de faire chier les non, deux non, enfants Ah oui, mais je... quoi Oh il m'ammerde à la radio lui Je joue Qu'est-ce qu'il veut là Léna Ça a été ta journée Tu as 7 ans Oui Bien Oui Voici les quatre questions. Vous me répondez aux quatre questions et je vous offre une Nintendo Switch. Ok. D'accord. Oui ah, Oui Question pour maman. Maman, cite-moi oui. trois ingrédients de la pâte à crêpe La pâte à crêpes. Alors, euh, farine, lait, oeufs. C'est bon. C'est bon. Il... Oui, c'est ça. C'est bon. Calme, calme. A... <rire> Sur le coup. J Imagine le prochain on, on en fera pour l'équipe, il n'y a pas de problème. Question plus. Pour le papa. Non, Qui est actuellement le numéro un mondial de tennis Oh Ah, pas ça. Ben là, j'ai quand même avec vous parce que... Jamais... C'est certes... Djoko... Djokovic C'est Djokovic, c'est la bonne oh, réponse voilà, très bien. Oh On continue avec la question pour les enfants Noah mmh. C'est ta question Attention, encore une bonne réponse et c'est gagné pour la, la Nintendo Switch Ne te trompe pas Ah, la pression non. la pression non. du poids sinon je te mets sur le bord de la route et je repars non parce que là on vient d'aller chercher à manger sinon il ne mange pas toi. oh non il a raison la pression ça fait du bien il faut non. avoir des objectifs dans non, la non, vie non mais pas ça voyons oh, il est winner ou on ne l'est pas tu, on t'assoira à table tu regarderas tes parents manger non mmh, il est bon ce McDo <rire> attention la... personne n'aide es bonne en histoire géo Noah oui qui a découvert l'Amérique Christophe Colomb Voilà, j'ai peur que je me blisse Christophe Mahe. <rire> ouais, ouais voilà, pendant ce temps-là, il nous a mis Dominial l'Odyssée de l'espace, euh, Michette, on est bien. Voici la dernière question pour Lena, 7 ans. Lena, tout repose sur toi Lena. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes. Et vous gagnez la Nintendo DS, d'accord Non, Switch, Switch. La Switch. c'est pas la même. Non, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est le modèle d'avant. Moi oh, il y a la version, la nouvelle version okay, Alors, tu sais et tout. Game Boy <rire> <rire> Léna Réponds Oui Mais oui quoi oh La petite abou tu sais Léna, elle est, elle est Léna, contre quel insecte se bat le chat Oggy dans le dessin animé Les chats fans Les cafards Augie oui. et les cafards Ça veut donc dire que tu gagnes Et vous gagnez La litaine de Switch Je vous fais un très gros bisou Du côté d'Amiens Je vous embrasse C'est cool Bisous Bisous à bientôt Salut Noa ouais. Ah bah là oui ouais. Salut Léna Quoi A bientôt Trop Je vous fais bisous. des gros bisous <rire> Avant de partir, qui va aller Allez. vivre un rêve et vivre le jeu le plus dingue qu'on ait fait jusque-là Être enfermé pendant trois minutes pour prendre ce qu'on veut dans un magasin but. J'ai reçu plein de photos. Le but du jeu, c'était de se prendre, sans mauvais jeu de mot se prendre en photo avec la famille. Et j'ai pas la photo Ok, oh, non. Ok, il me regarde il me fait non. Euh, non, vois, pas la, non, pas la... Euh, je le sentais pas. pas. Non, non, bah c'est pas grave, tu sais quoi. On y va quand même. Ça a été tiré au sort parmi les belles photos. J'appelle. C'est marrant, ça. C'est très rigolo Quoi donc Sur une zone commerciale ça va être rigolote Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant ça va être marrant Pourquoi Il y a plein de marques sur les sur les zones commerciales Ah oui c'est juste Allo Quel est Allô votre nom de famille Bonjour, Boulanger Boulanger, ok c'est génial C'était ça ou monsieur Darty qu'on faisait gagner Donc c'est la famille Boulanger J'en <rire> ai chez un C'est énorme, c'est énorme La famille Boulanger Je m'appelle Coé On est sur énergie Comment ça va On en double appel On est en double appel J'attendais que vous ayez fini Attendez c'est pas grave J'attendais que vous ayez fini Je bois un coup Non j'attends que vous ayez fini Tu sais quoi On va trop vite dans Stamico On est en week-end J'ai déjà double appel Ça va Stamico Ça va pas mal Tu ce qu'il y a Je reste à la maison Moi ouais, ouais, j'attends que le double appel soit fini. C'est vrai va, Je, je pense qu'elle a appuyé sur une touche je vais non plus. te fais un bon weekend, Mastofa. Tu es à Bordeaux, Bordasse Ça oui, va Ça va et toi Ouais, ça a bien marché le TT ce soir. Ouais, on est toujours en TT. Ouais, bah c'est je suis très content. Ça t'end bien le miss qui est Ah, quand, ah même, quand même, bonsoir. Non, pas il attend. Bonsoir la famille Boulanger. Oui, bonjour. Bonjour, il y avait qui de l'autre côté En double appel. Pierre D'Arty. personne. D'accord. Comme si c'était une erreur de parole. Ah bah non, alors alors Alors, juste pour vous dire, vous avez envoyé une photo avec toute la famille Oui, c'est ça. Vous habitez où À Delemon. C'est où ça Dans le nord, à côté d'Île. D'accord, d'accord. Très bon. bien, très bien. Vous avez combien d'enfants 3 Comment ils s'appellent Alors, j'ai Romain, Rémi et Rohane. D'accord. Le mari s'appelle comment Lionel. Non, pas Lionel. Lionel. Dans, Lionel. Dans Lionel. le nord, on dit Lionel. Lionel. <rire> si je vous disais que c'est vous qui allez peut-être gagner, je le sens bien, et qui avait été tiré au sort pour être